Salut tout le monde, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Grand Prix, on espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vous enjailler avec nous pendant une petite heure et demie, on va essayer en tout cas parce que, autant <rire> vous dire que désolé pour le retard, mais on vient juste de se réveiller euh, du Grand Prix de dimanche, donc du coup voilà, il fallait juste qu'on se remette bien évidemment, mais tout va bien, on va revenir sur ce Grand Prix de Singapour, euh, remporté par Sergio Perez. Au moins, voilà, le, le vainqueur était inattendu, dirons-nous, euh, bien évidemment, par rapport à ce qu'on a eu ces dernières courses, Sergio Paz qui a devancé les Ferrari, de Charles Leclerc et de Carlos Sainz, ça y est, ça, ça revient à Ferrari, c'est bien, ils font, des, ils font des bons arrêts, ils font des podiums, là, ils doivent faire des podiums, c'est bien. Quel dommage de faire ça quand on a 120 points de retard sur le leader du championnat, mais que voulez-vous, c'est <rire> leur stratégie cette saison, on n'y peut absolument rien. Euh, Manu est avec nous ce soir, bien évidemment, comment ça va Bah ça va, salut à toi, salut à tous Effectivement, ce n'était bon, pas le Grand Prix le plus fou de la saison, mais euh, au moins on a un résultat un petit peu différent, même si c'est toujours une Red Bull qui gagne. Et puis, euh, ouais, c'était quand même assez tendu au niveau, euh, niveau pluie. Et puis voilà, C'était plus sympa dans le peloton, mais bon, ça restait quand même une longue course. C'était très long. Alors, ça une course qui a duré deux heures, hein, on le rappelle, comme c'est comme souvent le cas à Singapour, parce que c'est un circuit assez lent, bien entendu. Oui. Franck aussi, est avec nous, ça va bien Bonsoir, bah écoutez oui ça va très très bien. Bah, écoutez, bah, l'ADA je veux que Leclerc en Pôle Red Bull gagne, euh, se vérifie encore. <rire> Malheureusement, même si effectivement du côté de la Scooter Ferrari, il n'y a pas grand chose à se reprocher sur, sur ce Grand Prix. Tout s'est un petit peu joué au départ hein, finalement. Donc, euh, -toutes, les, toutes les voitures dans, dans la ligne de Charles Leclerc ont eu un peu de mal effectivement à, à passer la deuxième, on va dire. Et donc voilà. Après une fois à Singapour, on a du mal à dépasser et même le, le grand Max Verstappen a eu la, la, la plus grande peine du monde à, à remonter, sauf quand il a effectivement des pneus plus, plus intéressants vers, vers la fin. Mais voilà, c'était un Grand Prix euh, bon, qui n'était pas, pas mauvais en soi. Voilà, c'était un, un peu différent, un peu, peu d'animation. Pour une fois, on a eu des, des champions du monde un petit peu euh, en souffrance. Donc bon, c'était amusant à voir. Et puis euh, voilà, on va, on va débriefer tout ça. C'est amusant, amusant. Ça dépend à qui tu parles et de qui on parle aussi. <rire> Moi, j'ai souffert pendant tout ça. Euh, bien évidemment, et voilà, hein, ce Grand Prix de, de Singapour qui faisait son retour. Ça faisait depuis 2019 qu'on ne l'avait plus vu. C'est toujours la même chose. J'estime, Singapour. Voilà. C'est chouette à voir une fois dans la saison. tu vois parce que Un circuit urbain de nuit, c'est rare. Bon, maintenant, il y en a huit. Mais, mais <rire> quand c'était le seul Grand Prix urbain de nuit, c'était bien. Maintenant, forcément... Euh, Peut-être que la, la nouveauté a un petit peu changé, mais au moins, voilà, on a vu des, des belles images. On a vu aussi un sacré car contrôle de la part des pilotes, parce que euh, les qualifs et la course dans des conditions qui étaient très, très compliquées, et il n'y a pas eu tant de, ben, tant de grabuche que ça, finalement. Donc c'est quand même une bonne, euh, une bonne chose à signaler. Rassurez-vous, on va quand même distribuer quelques mauvais points, parce que il y, y en a qui étaient en souffrance. Comme as dit, Franck, c'était euh, difficile hein, pour certains. Euh. Ah, mais il y a crois... eu pas mal de... Il y a eu pas mal de petites erreurs, effectivement, pas trop, trop coûteuses, en fait, euh, on part, part pour quelques-uns. Mais euh, ouais, ouais pas, mal, pas mal de pilotes sont partis un peu à la faute, heureusement pas trop gravement, que ce soit d'ailleurs en essai, en qualif ou, ou en course. Donc, euh, ça, ça s'en est plutôt bien sorti parce qu'effectivement, Mon euh, Monaco, oh, ça y est, le lapsus. Singapour euh, sous la pluie, c'est pas évident, donc euh, ça, ça va quand même très vite. Euh, c'est pas, pas Baku, mais c'est pas Monaco non plus. Donc, euh, voilà, c'est il faut, faut réussir effectivement à maîtriser, pas évident au, au départ effectivement d'avoir euh, ce, ce spray d'eau qui finalement s'est vite dissipé, euh, heureusement, bah, donc ça a au moins permis d'avoir une course sans trop de soucis de, de ce côté-là, de disabilité, parce que sinon ça peut être vraiment un carnage, euh, je ne pense pas qu'on ait pu conduire très longtemps si la pluie avait, euh, ne, ne serait-ce que continué euh, de manière modérée après, euh, ça, ça, effectivement, ça, ça reste à voir, on n'a encore jamais eu ce, cette condition-là à, à Singapour, Mais euh, sinon, effectivement, bah, oui, quand tu dis, bon, bon car contrôle quand même, gl globalement, de, de CFA qui ne sont pas évidentes, hein, parce que mmh. les, les pyrilites de 18 pouces, c'est quand même assez rigide, même, même en intermédiaire, même en, même en full-wet. Bon, là, on n'a pas trouvé les full-wet, mais voilà, ça glisse. ça glisse, mais ça, mais ça passe. Donc, donc, donc je bravo vais, au vin. Je vais, je vais donner un bon point à la FIA. C'est suffisamment rare dans cette émission, donc euh, profitez-en. Euh, mais ils nous ont très vite annoncé qu'il y aurait un retard, une heure de retard, oui. machin. C'était et très vite annoncé une vraie procédure voilà. avec des vrais horaires, contrairement à Monaco où on avait dû attendre une heure pour savoir ce qui allait se passer ou même à Spa et tout ça. Là, au moins, ils ont vu que le... la pluie ne reviendrait pas et du coup, ils ont décidé d'attendre un peu. Alors, C'est vrai que tout le monde a critiqué la longueur de l'attente, mais moi, mais c'est vrai qu'à posteriori, il faut voir que la piste était vraiment détrempée et que ça ne sèche pas à Singapour. Donc, donner une heure de, de plus aux pilotes, c'est pas mauvais. Et c'est vrai qu'au moins derrière, on a pu bah, vivre le Le build-up de la course, de la même manière que les autres courses, justement. Donc, c'était plutôt pas mal de vue de leur part. Ouais. Oui, parce qu'on rappelle que le principal euh, fait qui, qui permet une piste de sécher, c'est le soleil. Sauf qu'à Singapour, ouais. bah, le soleil, il n'y en, en a pas. <rire> c'est un peu le. Un peu le d'humidité énorme. Ils ne peuvent pas monter un peu les projecteurs. <rire> <rire> le truc, les pilotes, ils vont cramer et tout. Ouais. Bah, ils mettent bien des climatisations dans le paddock ils pourraient mettre du chauffage sur la piste, quand même, je veux dire. Ah, ils mettent des clims dans le paddock. Euh... Oui, il y avait des clims dans le paddock à l'air libre. Euh... Oui oui. Mais t'inquiète, pas, ils seront ils seront en carbone en 2030 il n'y a pas de souci oui, oui, pas, oui, non, Il y a de la marche, ouais, c'est pour ça que de la marche ouais. de, de progression. En fait, ouais. c'est pour ça que le Qatar n'a pas de grand prix cette année, c'est parce qu'ils avaient juste pas la possibilité de mettre les, les clims dans le paddock, ils devaient les garder pour les stades de foot, sinon euh, sinon <rire> ils auraient largement <rire> pu. Ah oh là là, mais quel enfer. C'était bien ça comme idée, ça mais bon, que vous voulez hein. nous sommes un sport euh, voilà, qui, qui respecte l'environnement, mais quand les gens, même... on Les eu un grand prix. Déjà, on a eu un grand prix. Quand, quand on a eu le, le torrent d'eau, de, euh, ouais, il y a eu 25-30 minutes avant le départ, on s'est dit, bah, ça ne sera peut-être pas facile, facile d'avoir un grand prix ce soir. Et puis finalement, non, ça, ça s'est passé. Effectivement, là, la frosture était d'autant plus facile à, à reporter, à lancer, qu'effectivement, au niveau météo, c'était assez clair. Autant à oui. Monaco, effectivement, il y a toujours des nuages tout le temps, et on ne savait pas s'ils si allaient déverser ou pas. C'était beaucoup plus compliqué de prévoir. Autant là, on avait clairement vu que les nuages partaient. Et donc, c'est effectivement plus facile de, de, de mettre un horaire. Moi, je critiquerais comme un petit peu la longueur de l'attente. Je pense que dans ce genre de scénario où les équipes, les pilotes doivent être prêts à, à 14 h euh, il y a moyen de gratter, je pense, 20-30 minutes euh, au moins sur un. Peut-être, voilà, en disant, voilà, la procédure de, de, de mise en grille, en tout cas, euh, commence. Euh, ben voilà, on aurait pu gagner 25 minutes là-dessus, je pense. Voilà. Et je pense qu'il voulait aussi limiter l'eau sur la piste parce qu'on a vu que quand les voitures sont parties à 25. Euh, que là, les cendres ouvertes, c'était vraiment détrempé sur la partie de, de fin du premier secteur et puis début du deuxième et je pense que c'est pour ça au départ, moi j'ai critiqué justement, j'étais peut-être ils font chier, en gros ils sont pas capables d'accélérer les procédures et finalement on s'est rendu compte que oui, la piste était vraiment dans un sale état par endroit. Oui et là je, là, je nuance effectivement, c'est qu'effectivement on a vu des balayeuses on a vu les commissaires mettre la main à la pâte et, et balayer un maximum de, de flaques d'eau donc ça effectivement, une, je dis pas que c'est une nouveauté parce qu'on l'a déjà vu de temps en temps mais là il y en avait vraiment beaucoup, ils sont vraiment tous mis à, on vraiment les plus grosses flaques, effectivement, au moment du départ, il n'y avait plus de grosses flaques qui gênaient. Quoi. Dans le virage 3, c était, c était vraiment, il y avait une, une flaque, c'était impressionnant. Et voilà, Après, quand en plus, on, on sait que ça ne va pas sécher euh, facilement, hors mmh. trajectoire, on ne parle même pas, ouais. ce qui compliqué d'ailleurs, les, les dépassements ensuite, euh, mais au moins, de voilà, ce côté-là, tout, tout le monde a mis la, la main à la pâte et je pense qu'on peut saluer le, pour, pour le coup la procédure et le, et le respect, même si je pense qu'effectivement, on aurait pu gagner un quart d'heure, un minute. Après, je pense que le rapport à Monaco, c'est que Monaco, ils avaient lancé la procédure. On sait que la FIA est tellement rigide qu'une fois que la procédure est lancée, c'est très compliqué pour eux de, de la changer. Alors là, comme on a décalé toute la procédure, bon, ça devenait, euh, devenait peut-être beaucoup plus facile. Euh, on dit, ouais, comme ils savent qu'il y a une heure de procédure incompressible, ils auraient pu lancer avant. Oui, mais bon, si tu as encore quelqu'un ah qui se met dans le mur parce que c'est trop mouillé... Et surtout, ils l'ont lancé au moment où la pluie s'arrêtait, mais euh, 5 minutes ou 10 minutes avant qu'ils lancent la procédure, c'est encore déluge quoi mm. Ça Il y a un vrai déluge. Tant que la en fait, mise en grille n'est pas lancée, en fait, tu peux pas. Ouais. Voilà, la pression n'a pas eu lieu, quoi, en fait. Ce qu'il faudrait ouais. adopter, c'est un système de, de procédure de départ rapide qui, qui est utilisé en MotoGP ou des fois en moto. Voilà, ils, ils doivent décaler lors du départ Ils disent :« Bah, c'est pas compliqué. Euh, vous partez, vous avez trois minutes pour sortir des stands, vous faites un tour de mise en grille, vous allez sur la grille, merci au revoir. » peut-être que la FIA pourrait justement voilà, se pencher sur le sujet. C'est plus mais... compliqué avec les F1 quand même. Enfin, il y a quand même du matos à transporter. faut les... oui. dire à ce moment-là que, que les F1 soient prêtes à partir avec les bons pneus pour le départ aussi. Oui. Euh, là, effectivement, ce n'est pas forcément le cas. On, on va en gris avec des pneus qui sont ou usés. usés. Bon, là, là c'était forcément des intermédiaires. Euh, mais voilà, en, en général, on n'arrive pas avec les pneus pour prendre le départ sur la grille. Donc, euh, voilà, il y a pas mal de choses qui font que ce n'est pas aussi évident. Oui. Mais euh, bon, effectivement... Euh... Il vaut mieux quelque chose de, de carré que, des, que du cafouillage qu'on critique après euh, pendant 3 jours ou 4 jours euh, à longueur de temps. D'ailleurs, finalement, on se rend compte que les gens critiquent beaucoup plus les, les décisions ou non-décisions en piste de la direction de course que celle-ci qui était à peu près à ce jour qu'ils ont fait bien de la course. Bah tiens, allez, on va se lancer du coup, hein, comme ça puisque comme ça, on va directement mettre les pieds dans le plat. Bravo Red Bull, bravo Sergio Perez, mais bordel que ce fut long pour savoir ouais. qui, qui allait remporter ce Grand Prix euh, de Singapour. Sergio Perez donc, qui s'impose malgré une pénalité Euh, pour non-respect des, des, des règles sous safety car. On va pas se le cacher, moi, je suis... En fait, je, je trouve que la pénalité est bonne. Hein. Je, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il soit pénalisé pour ça. Maintenant, est-ce qu'il fallait vraiment attendre après le Grand Prix pour analyser ça je... je ne sais pas. Bah, le problème, c'est... Alors déjà, bravo Perez parce que pénalité ou pas, pas pénalité, il mérite totalement sa victoire. Donc ça, déjà, au moins, on ne lui a pas enlevé. Euh... Perez qui confirme un petit peu son, son statut de... de roi des circuits urbains, quand même, hein, parce que mmh. Baku, Monaco, euh, Singapour, maintenant. Donc, euh... Et comme il y aura 18 à partir de la saison 2027 Ah euh... ouais. il faut être champion qu du monde 2027, veux... ça fait, effectivement, faut <rire> <qu> il faut qu'il reste. <rire> Exactement. Non, non, mais voilà, on... clairement, un pilote qui, qui est vraiment à l'aise entre les murs. Hein. Donc euh, il faut pouvoir il faut voir les... Avoir les les coronesses pour, pour effectivement avoir ce, ce genre de. surtout en course. Donc euh, voilà, on doit avoir une petite marche de sécurité. Après, pour la pénalité, euh, on, on, y, on, va, en fait, on arrive directement à la fin du Grand Prix. Quoi. Enfin, ah oui, c'est vraiment. C'est vrai que voilà, bon, très bon départ. Euh, alors, est-ce qu'il a pris la même impulsion que, que, que Charles Et après, derrière, il n'y avait pas de patinage sur sa ligne, donc ça, effectivement, ça lui a permis de, de passer devant. Et ensuite, bah, il a maîtrisé totalement sa, sa course, il n'a pas fait d'erreur, donc. Euh, de ce côté-là, c'était bien. Heureusement que tout le monde avait George Russell en, en point de mire pour les, savoir quand passer les slicks et pas les, pas les passer. Parce que mm -hmm. du coup, ça nous a fait du coup. Alors heureusement pour euh, les grandes équipes, mais malheureusement pour nous, parce que ça, ça aurait fait un, un meilleur spectacle s'il n'y avait pas eu de, de point de référence. Parce que du coup, on aurait eu des pilotes qui auraient chuté dans le classement, d'autres qui auraient beaucoup plus progressé. Donc euh, là, du coup, effectivement, ça nous a pris peut-être un, un spectacle un peu plus chaotique, on va dire. Mais voilà, mais tout le monde a, a maîtrisé ça. Et du coup, bah, Perez bon, effectivement l'emporte. Avec deux quand même. Moi, je dis, euh, problème sur ces ce n'est pas la première fois qu'on dit au pilote de, de rester assez proche. Ok, il ne l'a pas fait. Par contre, moi, ce qui me gêne, entre guillemets, par le fait que ça soit jugé après la course et pas chaque incident séparément, c'est qu'en en fait, j'ai l'impression qu'on a donné les pénalités en pensant aux conséquences. Je... En gros, on s'est débrouillé pour pas qu'il ait 10 secondes. Pour moi, c'est mmh. ça. Parce que sinon, il n'y a pas de raison de ne pas mettre 2 fois 5 secondes, euh, clairement. Euh, je pense qu'ils ont attendu de voir le résultat, euh, et si je pense que si Charles avait été à, à moins de 5 secondes, il ne se s'en serait tiré qu'à qu'une seule réprimande pour les deux. Ouais. <rire> je ne dis pas qu'il aurait fallu enlever la victoire de, de Pérez, je dis juste que la FIA a l'air de juger en pensant aux conséquences, alors que normalement, ce n'est pas le cas. Donc moi, effectivement, côté un réprimande une fois et après, bah, il n'a pas respecté, on lui met 5 secondes, non, je suis désolé, enfin, pour moi, les, même, même problème, même sanction. Quoi. Euh, je, je, je, surtout, surtout quand ce n'est pas jugé euh, de, de, tout de suite. C'est-à-dire qu'il aurait eu ses 5 secondes tout de suite la première fois sur FC il aurait été réglo à, au carré mm. sur la deuxième. Alors que là, du coup, ça a laissé un flottement et ça laisse du coup le doute sur le fait est-ce que, ouais, est que les marshals, les commissaires, pardon, n'ont pas volontairement mis deux sanctions euh, tarabiscotées différentes pour dire ben, non. Voilà. Pour le sport, il n'y a, a rien à dire, Perez mérite sa victoire. Pour le côté jugement, je suis euh, beaucoup plus dubitatif. Moi, ce qui me fait chier, en fait, c'est que le, une des justifications des, des commissaires par rapport à la safety car sous la pluie, il a expliqué qu'en gros, c'était compliqué pour lui de rester prêt et tout ça. Et ils ont dit, on n'accepte pas cette excuse, mais on la prend en compte comme circonstance atténuante. Tu ne peux pas faire ça. C'est soit tu l'acceptes pas et il prend 5 secondes de plus, soit c'est une circonstance atténuante et il ne prend pas 5 secondes. Là, tu as vraiment l'impression qu'ils ont balancé une espèce de flot de paroles en disant, voilà, on fait ça, enfin, on, a, on est d'accord, pas d'accord, d'accord, pas d'accord. Et ensuite, derrière, ils ont réfléchis, et ils se dit, bon, bah, on va lui mettre que 5 secondes, parce qu'effectivement, sinon, ça change la victoire, et on va se faire engueuler, en gros, euh, d'avoir changé le vainqueur sur tapis vert. Mais du coup, euh, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Et ça, c'est vraiment ce qui, me, ce qui me pose problème. Oui, ouais, c'est assez complexe, hein, quand même. Alors, je Il me dit, c'est un peu comme l'Indycar, celui qui passe la ligne en premier ne doit pas perdre. Moi, je suis assez. Ouais, je pense que c'est un peu ça, il y a, y a clairement de ça. C'est vrai que les, les FIA, sans doute, on s'est dit, bon, bah écoutez, voilà, Perez passe la ligne, on fait tout le, le spectacle, le feu, l'artifice, la, la voiture avec l'écran, machin. C'est vrai que si c'est après pour dire, ah, euh, finalement, non, il n'a pas gagné, bon, c'est pas. C'est pas top, mais ça reste que, voilà, ce ne sont pas ce genre de considérations qui devraient rentrer en ligne de compte, mais comme maintenant, la F1 est devenue un sport. Euh, Euh, très très très bien coté en termes de, de valeur, ben, mm. malheureusement ça va mm. un peu plus souvent le cas. C'est comme euh, <rire> Abu Dhabi 2021 est une première dérive de ce genre de, de choses. Euh, mm. donc... on se ça... ça... vas vas-y. Non, vas-y. En fait, surtout en fait que ça reste des infractions mineures, entre guillemets. Pas des... mm. Il n'a pas poussé un pilote lors de la piste, il n'a pas, pas été sale en piste, il n'a pas fait de. Voilà, C'est juste il a été trop loin du safety car. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui doit vous faire perdre une course. alors Peut-être qu'il faudrait inventer une autre pénalité ou mettre, ou mettre autre chose pour, pour ça euh, j'en sais rien ou déduire des points peut-être pour le, pour le constructeur je, je, je, je sais pas euh, mais euh, c'est pas une pénalité pour moi qui mérite de perdre une victoire ou de la jouer sur tapis vert quoi. Voilà. En, fait, tu peux, en plus tu peux, je trouve que c'est une règle qui est assez euh, euh, qui est assez bizarre parce que tu peux en fait la contourner parce qu'on dit 10 longueurs de voiture mais oui, c'est pas voilà, mmh. a, ça se trouve tu mets un Derek Warwick qui va dire que euh, Pérez est à plus de 10 longueurs, et un autre va dire Bah non, euh, tu vois, c'est vraiment à la perception humaine aussi. Donc, euh... Sauf qu'à Singapour, les voitures, c'est des limousines. Donc 10 limousines, ça devait passer, non C'est pas ça, à un moment donné, <rire> donné, tu mets des bus scolaires, tu mets voilà, tu peux toujours. Euh... <rire> non, mais eux, oui, j'imagine qu'ils ont, ils ont quand même une espèce d'accès de, de, au feed euh, qui leur permet au moins d'avoir les vues de haut, pour savoir oui. si c'est une 10 longueur ou pas. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas électronique, donc c'est quand même au jugé. Il faudrait euh, dans ce cas-là un delta exactement comme celui oh, qui... Je, est... je pense que la FIA doit avoir un delta comme... Je pense que SafetyCar doit être équipé comme chaque monoplace d'un oui, oui, système oui. de monoplace en temps réel. Donc je pense que, dans coup, cas -là, ça veut dire pas... que... Mais Dans ces cas-là, ça veut dire que si c'est le cas, le pilote l'a vu sur son... En fait, parce que pour moi, le, le pilote voit quand il est hors du delta. C'était le truc, le ouais. fameux truc qui avait fait débat à, à Jeddah l'an dernier. Tout le monde disait oui, Bottas, c'est trop loin, mais en fait, c'était le delta SafetyCar qui, qui comptait, et du coup, c'est pour ça qu'il n'avait pas été pénalisé. Et là, on parle des longueurs, mais c'est vrai que des longueurs, c'est absurde comme truc. Enfin, tu peux pas, euh, c'est trop, trop peu précis. Et en fait, on voit encore une fois que c'est le genre de règle qui montre deux choses. C'est que le règlement est trop bordélique. À force de le, le faire évoluer au fil des ans, on se trouve qu'il y a un règlement qui a trop de points, de sous-points, d'alinéas et tout ça. Et on voit aussi que la direction de course, donc j'inclus le directeur de course et les commissaires de course, n'ont pas assez travaillé. Parce qu'au final, personne n'est vraiment capable de sortir des règles facilement Et même après, pour tout ce qui est incident en piste et tout, ça a été n'importe quoi ce week-end. J'ai l'impression que Freitas est complètement à la ramasse de savoir ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas entre les pilotes de F1. Et, euh, et globalement, euh, on, on se retrouve avec, les comme tu as, as dit, Abu Dhabi a lancé ce genre de choses, mais on se retrouve avec les mêmes problèmes, c'est-à-dire que comme à Abu Dhabi et comme le faisait Maisy, on est sur des directeurs de course qui ne connaissent pas aussi bien leur taf que le faisait Charlie Whiting. Whiting, ce n'était pas toujours... Euh, toutes les décisions de course n'étaient pas euh, suivies ou pas, ne rendaient pas tout le monde heureux, mais personne n'a jamais mis sa compétence en, en cause, parce qu'au moins il sortait rapidement les, les arguments, il sortait rapidement les, les, les articles du règlement sportif qui, qui étaient en, en valeur, et il savait répondre aux pilotes aussi, dès les briefings, pour leur dire voilà ça c'est possible, ça c'est pas possible. Ouais. Et là en fait on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde navigue à vue parce que l'organe directeur de la F1 n'est pas capable de connaître son règlement comme il faut. Bah, on rappelle que Messi devait quand même dans ses travaux à venir réécrire le règlement sportif. Oui. Euh, J'espère que ça <rire> va s'y attaquer. Moi, je pense, je pense juste à un exemple qui, qui, moi, me semble extrêmement pertinent. Par exemple, en WEC, c'est le, les slow zones. Ouais. Euh, je trouve que ça, ça remplacerait tellement mieux les virtual safety cars qui sont extrêmement euh, dangereuses, entre guillemets, parce qu'il y a un effet accordéon, en fait. Parce que le temps autour vous devez le respecter sur l'ensemble du tour. Mais sur un secteur qui s'est avez envie de speeder, vous pouvez le faire. Et si vous voulez ralentir, vous, vous le faites. C'est un peu ce qui est arrivé est... à un moment entre Sainz et. Euh, c'est Perez Non, c'était qui euh, En euh, tout ouais. cas, c'est ce, ce qui a provoqué l'espèce le, de mitrailleur de... de Verstappen de... derrière Norris. C'est ça. Et Sainz et Hamilton aussi. Il a attaqué, euh, justement, il a, il a ralenti pour laisser vraiment beaucoup de place. Et en fait, il a pris un gros oui. élan au moment où il savait que ça allait être lancé pour avoir plus de motricité, enfin de vitesse. Mais en fait, du coup, il est arrivé beaucoup trop vite avec les neuf fois. Oui, donc c'est. Voilà. Donc j'espère, par exemple, s'il les... y a une réécriture, qu'il y ait des slow zones, ça peut arriver, au moins sur la zone de l'accident, Pourquoi est-ce qu'on met la VSC sur tout le circuit si c'est juste un, un, ouais. un, un endroit voilà, on ouais, dit les, le... les, les slow zones, ouais, il y a quand même un risque. Hein. Moi, je, on, on a oui. des exemples au Mans où ben, la slow-zone, c'est une zone, littéralement, donc les mecs pilent, parce qu'ils vont jusqu'à la ligne de la slow-zone, ah, oui. et donc du coup, il y a eu un crash au 24 heures il y a quelques années, avant le, avant le droit d'Indianapolis où tu as une voiture qui a juste pilé, et il a perdu le contrôle, il a, il a tapé le mur. Parce et que, ben, il... et ben, on, met, on met un slow-zone au moment d un, d un, d un, d un, du premier virage lent avant l'accident, Et on, on l'enlève après le premier virage lent, après l'accident. La, bon, la F1, F1 ils il se... réfléchi. Je me, je me rappelle, alors ça c'est très longtemps, mais j'avais fait un article là-dessus. La F1 avait réfléchi aux zones, et en fait, euh, ils avaient dit non parce qu'ils estimaient que, vu que les pilotes sont disséminés sur toute la piste, ça en pénalisait certains et pas d'autres. Oui. C'est un peu trop un jeu de chance ou de malchance selon où ils étaient en piste par rapport à l'incident qui se passait. Mais, ouais, bon, bon, après, il n'y a, a, a, a pas de, de toute façon il n'y aura jamais de solution qui plaît à tout le monde. C'est juste que la direction de course pourrait aussi prendre des décisions plus vite parce que là, en fait, ils mettent les drapeau jaune pendant trois plombes, puis VSC pendant trois plombes, et au final on se met, on met un tour et demi à avoir une safety car. Ouais. Mais... On va revenir aussi d'ailleurs au, au, juste euh, sur les, le, le, le trop de règles et tout ça effectivement, euh, le fait de devoir pénaliser, par exemple, le, la safety car m'a suivi de trop, de trop, de trop loin, euh, effectivement, il y a du flou, il y a trop de règles, et par contre, c'est quand même bien d'en avoir, parce que, si on va faire, peut-être tout à l'heure, le, le comparaison avec le, le problème des règlements financiers, où, justement, on a infraction mineure, infraction majeure, et, et le panel, il n'est pas du tout détaillé, on ne sait pas du tout, ce, par exemple, ce que, ce que risque une équipe si elle dépasse le, le budget plafonné. Donc, euh, ce sera la libre interprétation, là encore, des, des juges, derrière, donc, euh, Moi, d'un côté, je suis content quand même qu'on ait des choses à peu près carrées en termes de sanctions. Euh, maintenant, effectivement, il faut. Voilà. Est-ce qu'on n'en a pas trop Est-ce qu'il voilà, est qu y a des infractions mineures, des infractions majeures Est-ce qu'il y a des infractions qui peuvent coûter une victoire Est-ce qu'il y en a d'autres qui, qui ne peuvent pas coûter une victoire Voilà, style, voilà, style Pérez, vous savez très bien qu'il méritait son grand prix. Il a, il a fait chier personne, il a poussé personne dans la piste. Euh, Ce n'est pas une infraction qui doit lui coûter sa victoire. Mais bon, après, c'est pareil on, re, on retombe dans l'interprétation derrière des commissaires. Mais de mémoire, c'est des trucs qu on déjà, en plus, qui ont déjà coûté des victoires. Je pense à Vettel notamment, qui avait pris un stop and go pour ça à l'époque. Oui. C'était Hongrie 2010, de okay, mémoire oui. Et, euh, et c'était un stop and go à l'époque, donc qui permet l'équivalent de 25 secondes, en fait. Donc, euh, oui. c'est compliqué. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord, il faut un règlement qui soit toujours si précis que ça, parce que c'est indispensable pour moi sur un sport aussi complexe. Par contre, il faut qu'il soit réécrit intégralement, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu à Abu Dhabi l'an dernier aussi, il y a des points de règlement qui se chevauchent et qui se contredisent. Donc, en gros, tu peux, tu peux prendre la décision en étant complètement à l'encontre d'un autre point de règlement. Et, euh, et pour moi, c'est pas possible parce que ah c'est trop, trop complexe. Ça, comme partout, Manu, il y a maintenant le règlement et la lettre du règlement, bien évidemment. Ouais, l'esprit du règlement. Voilà l'esprit, tout ça. Et tu, tu, peux, tu peux avoir 25 <rire> choses différentes. On salue, c'était l'an dernier, hein, Alpha, euh, à, à Imola, tout cette espèce de bordel qu'il y a eu autour Alpha oui. de l'Alpha. Euh, tour de chauffe. C'était merveilleux. Oui, tour, tour de chauffe, voilà, euh, c'était oui. un tour de chauffe, mais en fait, c'était pas un tour de chauffe, mais en même temps, c'en était un. Mais voyez, enfin. Techniquement non. Alors maintenant, on vous en met une de piété, mais c'est parce que voilà, on est obligé, mais <rire> c'est pas de gaieté de cœur. Voilà. Écoutez, ça, mais après, après tu, vois, qui... tu vois, que c'est un règlement qui, a, qui, a, qui couvre tout, parce qu'au fil des, des ans, tout s'est présenté. Mais maintenant, il faut oui. qu'ils arrivent à le remettre en forme. En gros, là, on a un brouillon quasiment. Ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai une pensée émue pour tous ceux qui, qui critiquaient Charlie Whiting à l'époque, et je tu sais s'ils étaient nombreux quand on voit ce qu'on a depuis quand même, où on ne fait quasiment pas une émission sans vous parler de la direction de course. Et euh, surtout, tous les gros euh, points qu'on soulève d'erreur de, de la direction de course, ils sont après 2019, donc c'est bien que le rating n'a pas laissé de, de traces indélébiles comme ça, euh, même qu'il y en a 2019, qui était le premier point le plus chaud du règlement qui a été soulevé et tout ça, c'était sous waiting rating, sous, euh, sous Masi. Sous bien sûr. Ouais. Et ah, l'hôpital oh. qui, euh, ouais. qui sous comme de la charité, c'est comme Flavio Briator, mmh. maintenant employé par la F1 on rappelle Singapour 2008 quand même tout ça, qui critiquent la FIA parce qu'ils ne sont pas capables de prendre une décision pendant la course. Quoi. Euh, on, on... Est, on, on voit encore bien les tensions qu'il y a entre la FOM et la FIA là-derrière, là parce que je pense que c'est quand même pas très très acceptable qu'un qu mec de la FOM, parce qu'il travaille pour la FOM, hein, clairement, sur l'aide ouais. attaquée à l'instance dirigeante sportive, euh, Ouais, ça doit en dire long sur, sur, le, sur les tensions actuelles entre Ben Sulayem et les équipes de, la, de Liberty. C'est merveilleux parce que on va, va l'avoir enfin notre championnat parallèle mais, mais c'est la F1 qui va faire un championnat parallèle de la, là, la F1 ça, très, ça va être spécial quand même hein. ça va falloir se, falloir se mouiller la nuque euh, mais ce sera pas pour une fois les équipes ont juste ah non mais nous on est bien oh là là fou. Je me suis fait 450 millions cette année. <rire> Franchement, je... <rire> <C> t'as <'est grave. rire> pas de soucis <rire> Vraiment... <rire> Donc bah, voilà, ça va, ça va devenir compliqué. Euh, Tout comme, bah, elle était un petit peu le week-end de Max Verstappen quand même, hein, parce que bon, il, allait nous, il allait nous, claquer la pole certainement le samedi, mais pas de bol, euh, manque, manque d'essence. Et, et puis en course, bon, bah, ça, a été, voilà, ça, ça a remonté pas mal. Puis, enfin, un peu ouais, ouais. comme pour beaucoup de monde, hein, de toute façon. Euh... Moi, j'ai été étonné de le voir aussi rancunier vers son équipe, c'est-à-dire que le dimanche après la course, il les a encore taclés. Alors c'est bon, au bout d'un moment, je veux dire, tu, tu es dégoûté, c'est une chose, mais euh, là, dimanche après la course, il a encore dit que ce n'était pas sorcier quand même de, de calculer un, de, un, un volume de carburant et le nombre de tours qu'il y avait à faire. Et en fait, tu as l'impression que du coup, il se cache totalement derrière tout ça pour, oublier, pour ne pas admettre qu'il a fait un gros week-end de merde. C'était vraiment, euh, il était nulle part en fait en pilotage, à part dans les tours de calife qui lui volent. Mais sinon, voilà, en course, il est brouillon, en calife, bah, avant ça, c'était, en calife, ça allait, mais en essai libre, ce n'était pas, pas terrible non plus. Et je veux bien croire qu'effectivement, il aurait sûrement fait un meilleur week-end si Red Bull n'avait pas fait ces deux erreurs, mais euh, bah, en fait, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et là, lui, c'est euh, quand on gagne, c'est grâce à moi, et quand on perd, c'est pas grâce à moi. On pas gagne ensemble, ils perdent tout seul. Je t'ai déjà ouais. dit que c'est comme <rire> ça que ça se passe. Donc, on voit la différence avec Hamilton, par exemple. Alors, désolé si les gens me trouvent pour Hamilton, mais Hamilton, des fois, critique son équipe. Mais là, comme ça a été le cas sur le choix des, des intermédiaires usés, enfin, euh, des intermédiaires neufs, pardon, en course, mais si vous les intermédiairez, mais euh, derrière, quand il a fait une connerie, il a été le premier à s'excuser et à dire que c'était sa faute. Donc, euh... Alors, on laisse 67 qui vous dit la pression du deuxième titre. Attendons, attendons, peut-être que dans les jours à venir, il <rire> chassera toujours son premier titre de champion. Ben, justement, j'allais venir là-dessus, c'est que moi, après les qualifications de samedi, je voulais mettre un carton jaune à Max Verstappen par rapport effectivement, à son comportement, par rapport à son équipe. effectivement. Oui. Les erreurs, ça arrive. Red Bull, en a commis très très peu comme cette année. Si on, a, si on exclut le, le paramètre fiabilité de début de saison. C'était quand même plutôt euh, une balade tranquille, côté, euh, côté erreur et côté euh, fiabilité, et côté, ouais, ils, ont, ils ont déroulé. Euh, mais moi, je transforme ce carton jaune en carton rouge euh, pour son comportement en course, pour euh, sa prise de risque. Euh, alors qu'il savait, il savait, il sait très bien en fait, que euh, l'équipe veut à tout prix avoir le titre euh, à Suzuka titre pilote à Suzuka, le titre donc chez, chez Honda parce qu'effectivement on est en train de, te, de parler de ce rabibocher mais ça ne ça s'est jamais, jamais vraiment éloigné avec, avec Honda donc de manière officielle avec un, un branding pour les années à venir plus un retour en 2026 avec le côté hybride. Marco était en début de réunion aujourd'hui il sera encore en réunion demain au Japon au conseil de, de Honda pour, pour, pour um, ficeler tout ça. Euh, sauf que là du coup c'est Verstappen qui au lieu d'assurer Les points, les gros points, fait des erreurs bêtes parce que là, du coup, euh, le titre à Suzuka, c'est pas gagné. Euh, si vous avez lu un petit peu les scénarios possibles, il a qu'un seul scénario où, où il a la, le contrôle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il gagne en signant le meilleur tour. Là, il peut oui. se. Là, quel que soit le résultat de Perez et de Leclerc, il a le titre. Mais dès qu'il sort de ce scénario-là, il est totalement dépendant d'un week-end moyen de Leclerc et Perez. Donc, c'est-à-dire qu'en en perdant bêtement 3, points comme ça pendant la course euh, et ben, euh, ben, du coup il se met dans un scénario qui n'est pas ultra favorable pour Suzuka, moi j'étais le premier à dire que si c'était pas Sagapour c'était forcément Suzuka mm. euh, si, euh, si euh, Verstappen fait premier et ne se fait pas le meilleur tour à Suzuka et que Leclerc fait deux ça se joue à Austin et mm. le, le, titre, le titre à Suzuka et ben non, et ça ce sera uniquement de la faute de Verstappen Ce qu'il ouais. aurait pu gérer, c'est ah, puis... euh, ce que nous dit, J'arrive un peu tard. Est-ce que c'est demain, qu'on connaîtra la sanction S'il y en a... Demain, on connaîtra on connaît les, non, vraiment les résultats. Les Rapport. Ouais, voilà. ouais. Après, c'est euh, demain que c'est communiqué aux équipes. Mais il y aura une communication publique, apparemment. Ah, aussi, d'accord. Peut-être pas complète, effectivement. Alors, il se dit depuis ce soir que le déplacement ne serait finalement pas de 10 millions, mais que de 1 million. Pour Red Bull, je ne sais pas encore une fois quelles sont les sources, les fuites. Euh, Il voilà, y a quand même clairement quelqu'un au sein de la FIA qui communique des chiffres. Qui communique des, parce que voilà, alors pareil, là, bon, on, en, on en reviendra, mais juste pour glisser un mot, parce que pour, pour teaser un peu pour tout à l'heure. Euh, Horner dit non, non, nous, tout ce qu'on a mis, c'est on est 100% confiant, machin, tout ça. Et de l'autre côté, on a toujours Marco qui a toujours l'onde de cloche et qui aime bien, et qui aime bien parler et qui aime bien, et qui aime bien glisser sa science et qui dit « oui, effectivement, il euh, euh, y a des clarifications en cours, voilà, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour Red Bull Technologies, mais ils ne doivent pas être comptés dedans. Euh. » Donc en gros, voilà, Horner dit ouais, « c'est beaucoup plus compliqué de c'est beaucoup plus simple de nous, de nous contrôler, nous, et pas de, et de, contrôler, des, que de contrôler des grands constructeurs, parce que, mm -hmm. à mon avis, c'est plus facile de déguiser des hommes passant d'un gauche à droite, chez Red Bull Technologies, Red Bull et Powertrain, et compagnie, Power et, compagnies, et, ouais. voilà. donc, euh, et on, on se rappelle quand combien de fois, dans combien d'émissions, on, on a quand même soulevé le problème de, voilà, de, du, du travail double de Red Bull Technologies pour Red Bull et pour AlphaTory. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, je... voilà c'est un petit teasing pour, pour, pour la fin de l'émission ouais que moi ce qui m'a ce qui vraiment énervé avec Verstappen c'est que euh, tu, peux pas, tu peux pas mettre un, un tel coup de pression à ton équipe sur leur première erreur depuis je sais pas combien de temps parce que des erreurs stratégiques de Red Bull ça n'arrive jamais et je veux dire je sais pas comment il réagirait s'il était à la position de Leclerc enfin, si, si chaque week-end il se faisait niquer sa course par la stratégie par la fiabilité et tout ça j'ai du mal à, à voir comment il réagirait je pense qu'il serait déjà parti euh, de, de chez Red Bull en fait tout simplement donc euh, C'est dommage d'attendre le premier pas de travers son équipe pour les, les, les attaquer comme il l'a fait et euh, surtout pour ne pas être euh, reprochable en, en course en plus parce qu'il fait vraiment beaucoup beaucoup de, de choses pas terribles donc euh, ouais c'est clairement son pire week-end de l'année en tout cas le, le caractère est toujours là hein. on ne change pas la bête hein. maturité a du mal à venir hein. <rire> oui mais il n'a que 21 ans <rire> tu <Tout con, rire> <tout con, rire> crois 25. Il est 25 ce week-end. Il n'a oh. que 21 ans et c'est sa 8ème saison. <rire> c'est quand même complètement fou. Quelle idée d'avoir fait débuter à, à, à, un homme qui venait à peine. De sortir du collège. C'est beau. Pardon. <rire> non, mais c'était ouais. voilà, un rare week-end sans aussi pour Max Verstappen. On ne peut pas faire que l'encensé euh, bien évidemment. Et puis, co comme nous avons appris que nous étions des pro-Hamilton, évidemment, nous allons euh, pouvoir euh, casser du sucre sur le dos. Voilà, on peut le dire très franchement est-ce que Max Verstappen est une fraude Est-ce que c'est est -ce fraude qu euh, Bien <rire> évidemment. Est-ce qu'il ne serait pas temps de tout mettre sur Perez chez Red Bull pour, pour assurer l'avenir voilà, je, je ne fais que soulever des points. Euh, bien évidemment, il a avait son brevet quand il a démarré de justesse hein, son boîte de toute façon c'est ce que Red Bull lui a dit tu passes ton brevet si tu l'as tu fais de la F1 si tu l'as pas tu, tu attendras c'est ce pour ça qu'ils ont pris deux vrises. c'est pour changer un hollandais par un autre <rire> c'est ça ouais. c'est le premier champion du monde hollandais donc, enfin d'Hernandais donc tout va bien euh, <rire> mais c'est bon voilà Perez il faut aussi le saluer Pays quand il fait des belles pertes parce que c'était compliqué comment hein, Franck Pays basien non il n'est pas Pays basien Pays basien bass... Non mais attends peut-être que De Vries est hollandais, parce qu'à force de dire à tout le monde, ah mais on dit pas hollandais, on dit néerlandais, il y en a forcément un pour qui ça peut marcher, il vient de Hollande. Oh, attends, euh... si, sinon si tout va bien, il y a aussi des origines belges, hein, De Vries, hein, parce qu'ils ont tous des origines belges, hein, les néerlandais. Ouais, ça c'est d'après Getovillon. <rire> voilà, celui de Getovillon, on lui raconte quelque chose. Il est né à Snake, aux Pays-Bas, Dick euh, De Vries, qui est euh, le chef-lieu de la commune néerlandaise de Sud-West-Friesland, je sais pas ce que c'est, dans la province de Fries. Non, c'est un frisé, ce n'est pas en un en hollandais, c'est un frisé. <rire> voilà, C'est comme ça. Euh, ça rappellera des mauvais souvenirs. Ils ont d'ailleurs ouais. la porte de l'eau, la Waterport, euh, qui date de 1613. à, à Snake, j'espère que vous êtes très heureux. On de a apprendre beaucoup de choses dans cette, euh, dans cette émission. s'il y a ouais. des gens de plus de 90 ans dans ce... qui nous suivent. Mettez un petit mot dans le chat. Les <rire> frigés, ça devrait <rire> vous parler. <rire> je suis là pour ça. Pour ce qui que de on n'a jamais vu <rire> un contrôle. C'est de page négative de faire ça. <rire> truc <rire> horrible. Mais, ah ouais, moi, je, je garderai toujours la suspicion tant que tu n'as pas vu un contrôle. <rire> Euh, mais voilà, que voulez-vous, c'est compliqué. Sur le des cas, qui ont dit sinon ils ont un bon d'en équiper un japonais de qualité très rapide sous la pluie avec des pneus secs. Ouais, il était rapide, enfin il, il allait vite dans dans le. Dans le ah, il, a, il a pas freiné. C'était c'était du skate. En tout cas. Euh, bravo Red Bull moins bravo Verstappen <rire> maintenant je vais, je vais résumer à chaque fois les. <rire> les trucs. moins bravo pas top hein, en fait, ça va être la... Bravo, très bravo, moins bravo voilà. ça bravo. va être la, la première populaire ici vous allez pas, pas être prêt euh, pour la suite euh, écoutez, bon, on va parler de Ferrari et, et, et pour une fois bon, on n'a pas trop de choses à dire sur Ferrari c'est toujours non. positif Tant, quand bon, la partie Ferrari vrai. dure moins de 45 minutes c'est qu'ils n'ont pas fait un bon week-end Petite erreur de Leclerc au départ, qui lui coûte possiblement sa course, vu que c'était très difficile de, de dépasser sur le circuit. Mais, euh... mais bon, c'était quand, quand même bien joué, globalement. Ouais. Pas grand-chose à dire sur eux. Petit bémol ouais. sur Sainz, qui prend vraiment un rythme pas terrible en course. Enfin, il, là, était était, bon. euh... il était loin ouais. Il est souvent loin, mais alors là, c'était vraiment terrible. Il y a des moments de la course où il était à une seconde 5, une seconde 7, 2 secondes. C'était vraiment, vraiment cruel. Ouais. Et pourtant, c'était dans les mêmes conditions de pneu, puisque ils ont eu la même stratégie copier-coller. Il n'y a pas d'excuses. Avec Hamilton toute la course, là, c'était... Ouais, ils se retrouvaient à ralentir Hamilton et à ralentir ouais. Norris à un moment, donc euh, c'est quand même problématique. Est ce qui était es, ouais. compliqué bah, Ferrari, de toute façon, ne pouvait pas faire grand-chose à... après le départ de Perez. Donc, euh... Après, voilà, tu dis erreur de Leclerc au départ. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'une erreur, effectivement. Là. Je, je... je crois que la ligne où il était déjà était, était, était mon plus grasse, donc ça... Voilà, on ne pas faire grand chose là-dessus. Après, euh, il n'a pas vraiment fait d'erreur. La seule erreur qu'il fait, si, c'est en arrivant au stand où il freine un poil trop tard et il décale son équipe mmh. et il fait, fait faire 2 5 secondes. 5 voilà, si... Mais bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il était déjà à 7 ou 8 secondes, je crois, de Perez. Et puis, euh, l'undercut était absolument pas possible dans ces conditions-là. Donc, euh, voilà, la, voilà. Le, le seul... Euh, en fait, celui qui a fait perdre, celui qui a fait perdre Ferrari c'est Russell, Russell n'aurait pas dû faire ce pari des slicks mmh. peut-être que Ferrari aurait pu faire le, le pari des slicks au bon moment est-ce qu'ils auraient fait au bon moment ce Ferrari quand même ah. pourquoi pas, de temps en temps une fois, une fois, sur, une fois sur 10 ça aurait bien passé c'est mmh. comme ceux qui jouent à l'euro million sur, hein, de fois, de temps en temps ils réussissent à, il à avoir 3,110€, moi j'y arrive pas alors <rire> <rire> euh, mais oui, on me demandait si s'en si avait parlé, bah, il avait dit qu'il avait pas rythme, hein, tout simplement, et que c'était vraiment compliqué pour lui Non, oui, mais En tout cas, Ferrari vient m'excuser depuis le début du week-end parce qu'il était rapide dès le vendredi. Oui. Donc, Red Bull est quand même parti sur des mauvais réglages. Mais c'est ce, qu ce qui reste bon quand même dans la saison de Ferrari. Faire... Enfin, c'est quand même la 9ème pôle de, de Leclerc. Euh, mm. Alors, voilà. Il y a évidemment tout le fait qu'elles ne sont pas euh, converties en victoire. Voilà, tout ça, c'est évidemment. Mais, mais au moins, je, je trouve que c'est quand même positif de dire qu'on est en octobre et ils gardent une voiture qui est toujours rapide. Mm. Euh, qui n'est pas forcément rapide dans toutes les conditions, mais... en rythme de course ou quoi. Mais au moins, voilà, ils ont encore une base solide. Après, après 17 Grand Prix quoi. en fait la frustration des gens les pousse à dire que Ferrari fait une saison de merde et tout mais il y a deux ans en courant 2020 où ils se battaient pour desquelles 13 e place tu aurais dit dans deux ans vous vous battez pour la victoire et on pense même à vous pour le titre en début de saison je pense que tout le monde aurait signé en disant bah oui il y a... avec plaisir quoi. Mmh. donc euh, c'est vrai que Ferrari c'est à la fois c'est l'équipe qui est le des équipes, on a plus critiquée et à la fois il faut relativiser parce que c'est la seule équipe qui a été capable de mettre le là à Red Bull donc euh, c'est et, on... de... ouais. à... et on est au début de nouvelle ère aussi donc, euh, donc... C'est quand même bien de débuter de, de oui. manière. Euh, ah, bah oui, de manière de sûre. Euh, de, de, voilà, contrairement à Mercedes, effectivement, qui va changer son concept en 2023. Est-ce qu'ils auront plus. le bon concept C'est même pas gagné non plus, quoi. Voilà. voilà. Donc, ouais. euh... Là, pour l'instant, Ferrari, ça tient. Ils développent la voiture euh, voilà, euh, un petit peu. Et euh, voilà, ils ne sont pas partis dans une mauvaise direction pour l'instant. Donc, euh, c'est toujours, euh, toujours assez positif. On va l'espérer, en tout cas, pour, euh, pour l'équipe de Maranello. Euh, mais bon. Alors, maintenant, écoutez, je, je pense que euh, Manu. Euh, va perdre en, en étanchéité. Euh, oh, je ne suis déjà plus étanche depuis dimanche. Je sonne mon casque parce qu'il va nous. Je me dis mes, mes yeux, la troisième équipe qu'on va aborder, c'est McLaren. Alors là, euh, espèce de, de, de miracle absolu. Euh, McLaren qui fait 4 et 5. Ouais, bah excellente stratégie. Temps. Depuis le départ, ils ont dit aux pilotes vous économisez les gommes parce qu'il faut qu'on pousse un peu après le. En fait, ils ont tout misé sur le fait qu'il y aurait sûrement un incident au moment où les pilotes allaient ressortir en pneus slick. Euh, sur la piste, parce que forcément avec des pneus plus froids et pas, pas striés c'était plus compliqué, et ils ont dit vous attendez un peu plus pour, euh, pour, euh, pour pouvoir justement voir s'il se passe quelque chose, et ça a payé parce qu'effectivement il s'est passé quelque chose leurs deux pilotes étaient assez en décalé pour, que, pour faire, que faire un double arrêt soit pas pénalisant et euh, bah, ils sont sortis effectivement 4 et 5 euh, donc c'était super bien joué et en plus les deux pilotes ont fait une belle course, bon Ricardo Prend encore une espèce de valise phénoménale en calife. En, en rythme de course, il est encore en retrait. donc euh, Ça reste toujours le bémol, malheureusement. Il fait un bon week-end, mais ce n'était pas terrible. Mais c'est vrai que bah, ça fait beaucoup de points à l'arrivée. C'est quand même son meilleur résultat de la saison. Norris ne fait pas son meilleur résultat de la saison, mais ils égalent à tous les deux le meilleur résultat de McLaren avec 22 points. Euh, et comme dit Norris, parce que le début du week-end était catastrophique chez McLaren. Ils ont, pas, ils ont fait un vendredi où Norris ne roule pas assez. Ça ne marche pas, il n'y a pas de... L'évolution, ils n'arrivent pas à l'exploiter et tout ça, il n'y a pas vraiment les données qui rentrent. Et puis, le miracle s'accomplit au fur et à mesure du week-end. Et c'est vrai que, comme les il Dédoris, ils ont transformé ce qui était parti pour être leur pire week-end de la saison en meilleur. Donc, euh, mm. c'est ce qui rassure un peu pour McLaren c'est qu'on voit que c'est une équipe qui, opérationnellement, avec l'équipe de course, fonctionne très, très bien. Donc, ça implique aussi les gens à l'usine qui travaillent sur les retours techniques. Mais, euh, mais effectivement, McLaren arrive à toujours progresser, comprend un peu mieux sa voiture, parce que ça, en début de saison, il n'étaient pas capable. Si c'était mauvais. Euh, dès le vendredi, c'était pour tout le week-end, et puis euh, terminé. Donc, euh, donc oui, c'est plaisant de voir qu'eux aussi font des progrès, même si malheureusement, c'est souvent un petit peu oublié par le fait qu'il n'y a qu'une voiture qui se pose avant-poste, qui est assez discrète, parce que Norris, on ne voit jamais qu'il est là, mais à la fin, il fait toujours des points. Et, euh, et voilà, ils ont quand même progressé, et ils passent devant Alpine euh, pour 3 points, 4 points, je ne sais plus, au classement des constructeurs, donc euh, c'est euh, pas gagné, mais au moins, ils, ils profitent du, du mauvais week-end d'Alpine pour... Euh, pour rattraper le coup. Je dis, Manu, vrai, c est, c est, Le week-end a mal commencé, il a même commencé avant le week-end, puisqu'ils ont dévoilé une livrée euh, questionnable, au mieux. <rire> questionnable, ouais, c'est ça. Questionnable parce que je n'ai pas su le week-end si je l'aimais bien ou pas. Mais J'ai trouvé que sous la pluie et sous la lumière, elle était jolie. Par contre, j'ai peur qu'au Japon, elle soit dégueulasse. Il y, y a des chances hein, à... De sous, sous le soleil, il y a une lumière un peu, un peu blanche comme ils ont... Euh... Moi, je ne saurais pas te dire pour l'instant ce que j'en pense, parce que c'est très fort, mais je n'ai Plus aucune image du, du week-end. C'est merveilleux. Là, franchement, Singapour, c'était parfait. On s'est <rire> tellement ennuyé devant ce Grand Prix. <rire> <rire> T'as fait blackout. Ennu... Je pense que le chat sera assez d'accord et, et Franck aussi. On, on était dans cette espèce d'entre nous. Il s'est passé plein de trucs pendant la course. Il y a eu mm. plein d'incidents. Et pourtant, on était à se dire Mais bon Dieu, que c'est long. <rire> et à aucun moment, on a l'impression que le sort de la course pouvait vraiment changer. C'est en fait. moi, je pense, ouais. que c'est ça qui a posé le problème. C'est qu'il s'est passé plein de trucs. Et en même temps, est-ce qu'on a vraiment pensé que Leclerc allait passer Perez Non. Est-ce qu'on a vraiment pensé qu'il y avait des déplacements derrière Non. Et c'est vrai que je regardais parce que justement, sur le, le début de course, il y avait vraiment zéro truc qui se passait dans le, dans le, dans le fond de, de, de grille. Je faisais en fait le live pour Next Gen et je parlais que des écarts de vent et de la remontée de, de Russell. Et c'est tout, parce que derrière, c'était pas, et encore Russell ne remontait pas trop, et c'était vraiment, vraiment très calme. Quoi. Donc je pense que c'est ce qui a fait cette espèce de longueur, mais bon. En attendant, ouais, McLaren a fait un super, super week-end et c'est vrai que, pour eux, c'est la seule équipe qui a réussi à convertir une mauvaise place de grille en bonne place à l'arrivée. Euh, bon, euh. ouais, pas grand chose à rajouter, si ce n'est que bah, Richardo n'avait pas l'évolution, donc c'est pour ça qu'il était moins rapide que Norris ce week-end. Mm. <rire> mais l'évolution, elle n'est pas, pas... pas... Ça, ça, de du week-end. Ça, c'est de l'analyse. <rire> <rire> hashtag analyse, hashtag pointu, n'hésitez <rire> pas évidemment dans le chat. Euh, <rire> non, mais hashtag... je suis sûr Ricardo Richardo est rentré dans le dans le <rire> truc des, des briefs après elle fait hey, franchement euh, je finis à combien quoi 30, 32 secondes Ouais, tu vois, il a joué comme Weber veux... quand, quand il s'était fait voler son héros, il est pas mal pour un numéro 2. C'est ça. L'outil a vu, il a fait 61 tours, ça fait une demi seconde au tour, c'est ce, ce que les voix portent. Voilà, moi je. je JDC, JDR. Voilà. Allez, ciao, dans une semaine. Allez, merci, on se retrouve au Japon. Ah euh, c'était rapide comme débrief. Euh, mais bon, ouais, au moins, il, y a une... voilà, il a au moins repris 11 places, voilà, il va au... avoir un résultat positif dans cette saison. Voilà, bon, c'est ça peut être sympa vous. pour la confiance, il sera 14ème en Calif samedi et 12ème dimanche, et voilà, mais... A sa, sa décharge, il était déjà un peu mieux à Monza et il avait été pénalisé par une casse moteur en fin de course, qui avait ruiné une huitième place, donc oui, bravo à lui quand même, mine de rien, avec le, les dominations de Red Bull, Ferrari et, et Mercedes, c'est quand même impressionnant de voir des McLaren qui arrivent à s'immiscer comme ça, mmh. euh, au niveau de ses places, quoi, ou pas loin en tout cas. Une enfin, femme, on c'est trois virages. Par rapport par vos mais il y a moins de place pour perdre du temps. Euh, <rire> euh, euh, non, mais c'est vrai, quand tu regardes que tout le monde, en fait, les deux enfin, c'est à chaque fois les deux, les deux voitures d'une équipe et deux, enfin, voilà, c'est effectivement, mais au moins, allez, c'est bien. Sur Bundeket, que dit, est-ce qu'il a plus aucune chance d'être en F1 l'année prochaine Bon, maintenant qu'il dit, ça, même. sera chez Mercedes l'année prochaine. C'est un réservé chez Mercedes, sûrement. Oui. Pour demander très à Anthony de Davidson comment ça a marché pour lui, ça c'est. Mais attends, parce que imagine le coup, il y a un Covid et tout ça, et sur un week-end où il est un circuit qu'il aime bien, euh, ça, ça peut faire un résultat. C'est pas un mauvais plan, un Kunder qui fait deux grands prix, trois grands prix, de Vries qui en a fait aussi. Je veux dire, mm. s'il si, est partagé avec, avec Aston et, et Williams, Chirio, il a ses chances de refaire quelques courses, quoi. Évidemment, mm. c'est parce qu'il qu espère d'être réserviste, mais. De toute façon, quand pas... Mercedes virera fraude Milton en milieu de saison, c'est lui qui prendra un relais. Il est plutôt parti pour finir pour 5 en Il ne sait pas ce que ça veut dire oui. un classement du championnat. À un moment donné, euh, les, faits, les faits sont... Non, on a là. vu qu'il est fini tôt. <rire> nous, on vous le dit depuis le premier Grand Prix. Après, si vous nous écoutez pas, nous les experts. D'ailleurs, il a fait une qualif impressionnante. et euh, Il a fait un bon week-end jusqu'à la course qui était un peu moins bonne, mais... Euh... Voilà, on dirait après c'était solide. D'ailleurs le prochain débat qu'on devrait faire c'est est-ce que les pilotes de fin ont le droit de faire plus de 20 ans de carrière. <rire> voilà, Alonso et Hamilton qui, qui monopolisent deux places depuis je sais pas combien de temps. Ou <rire> alors qui financent enfin... une onzième finance équipe quoi. Alors qu'ils sont, qu sont finitos finito, <rire> les deux, voilà. C est, c est, ils sont très clairement finito. Je pense que c'est un débat qui a, qui a sa place. Bah tiens, on parle d'Alonso, on parle de vieillesse, on parle de tout ça. Eh hey Aston Martin bah, Décidément, ouais. c'était un, un... Au mmh. moins, il y a eu des surprises dans les résultats, c'est ce qui est très, très plaisant, évidemment. Mmh. Euh, c'est ce qui arrive souvent, d'ailleurs, à, à Singapour. Mais là, chez Aston, sixième place de 8 huitième place de Vettel. Et là, moi, je suis impressionné en lisant les chiffres euh, à côté de leur tête. Mais alors, comme je n'ai pas, pas compris comment ils se retrouvaient là, je vais vous laisser analyser. Moi, je... ben, ça a été pareil au jeu des, ouais. des stratégies. Ils partaient pas si mal, ils partaient juste après en le top 10. 10 donc... Mmh. Euh... Vettel fait un super départ, ils Il se retrouvent 7 ou 8 je crois, et en fait ils ont pris un très bon départ tous les deux, et euh, ils ont bien négocié les stratégies, et puis ils ont bien roulé, surtout tout simplement, ils ont été rapides tout le long. Euh... Dommage qu'ils aient tenté finalement ce passage en, en pneus slick trop tôt, tous les deux en qualif, parce que s'ils avaient laissé une voiture en pneus inter, en disant qu'on ne prend pas le risque absolu pour les deux, euh... ils auraient pu avoir une voiture qui allait en Q3, et sûrement qu'ils seraient qualifiés peut-être 8 ou 9, voire même 7, donc euh, c'était quand même bien joué de leur part, et c'est vrai que la voiture va mieux, et on voit qu'il y a des week-ends où Stroll et Vettel sont quand même vraiment au niveau, donc euh, j'ai un peu peur qu'on aurait fait le procès rapidement, et qu'en fait je crois que la voiture du début d'année était vraiment, vraiment tracteur et je pense qu'au final, euh, final ils ont fait une saison largement honorable par rapport au matos qu'ils avaient, je pense que l'Aston Martin sur pas mal de week-ends était vraiment moins bonne que la Williams, et, euh, et c'est pas peu dire donc. Il gagne deux places au championnat quand même, il passe devant oui, As et Alpha Et oui parce que ça, ça a très, très bien marché ça du coup pour, euh, pour Aston ce week-end. Mention à Landstroll qui passe de 5 à 13 points Les Strolls sous la pluie, c'est... Oui c'est ça, dès qu'il y a de la Moi, pluie... A... Il... Je rappelle le son Grand Prix de Turquie 2020 où il met 30 secondes à tout le monde en 15 tours mm. c'était fort hein. Euh, Otago qui vous dit pas de bol pour Vettel dans son passage en slick un tour dans un safety car. C'est vrai que oui, ça aurait pu euh, aussi euh, oui. euh, mmh. mieux fonctionner pour lui. Euh, Stroll me fait peur quand il sourit. Vous, vous ne voyez ça que dans l'émission, donc arrêtez. Euh, <rire> bon. Mais du coup, il a, il, a, il a donné une minute de, de, de 33, ah, 33 bon, de, secondes. 33 secondes. C'est plus que les 28 habituels. C'est ça. Vrai. Non, puis, oui, mais bon, après, le problème, c'est qu'il va au micro de canal, quand la majorité souhaite. Être... Je suis super content, c'est super pour l'équipe, c'est génial. Et euh... Quand il gagnera, ce ouais. sera 45 secondes. Ouais mais c'est parce qu'il est obligé par la fois. Le coup le doit lui poser <rire> trois questions, donc euh... <rire> forcément... Euh... Ouais, je l'imagine, ce serait trop bon, quoi. <rire> la cool. 1 <rire> première victoire, ouais, c'est cool. Yeah, it's great, <rire> uh, thanks. <rire> bah alors, hey, t'as euh, bon, enfin gagné un Grand Prix. Moi. Tout le monde te dit que t'as une fronte, t'as battu Alonso. Qu'est-ce que tu nous merdes Faut danser sur ta voiture. Euh... Bah, ça c'est grâce à papa. <rire> Merci papa. C'est vrai que c'est le seul qui pourrait vraiment <rire> arriver comme aux Oscars. Je voudrais remercier mes parents. Ah oui, y ah bah ça oui, ça, tu m'étonnes. dis donc Soit sans terre, qui, assez je... mon... Mes parents, mon employeur, oui, c'est la même personne. C'est la même en fait. personne. Ça ne marche pas. Je... <rire> oui, Mes parents, Mes pas parents sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Bah oui, non, ça effectivement. Oui, tu, tu, tu regarderas la télé, l'emprise. Le Ils sont son ton père, bravo, <rire> bravo, bravo, bravo l'artiste. Euh, mais voilà. Vous voyez, on, on arrive quand même à dire du mal de Lance Stroll, alors qu'il a. Imagine, fait il a Alonso vrai. fait deux saisons chez Aston. Il développe une voiture de dingue. Et quand il part, la voiture est la meilleure voiture du, euh, du plateau. boum Stroll champion du monde. C'est un, un scénario qu'on n'attend pas. Et non, car c'est Hülkenberg qui va remplacer Alonso. Putain. C'est quoi ouais. continuer à suivre la F1. <rire> ouais, c'est compliqué. Là, ouais. ouais, je vais écrire euh, des romans de fiction. Ah Alors, ouais, comme le dit Nitram, c'est vrai qu'on est, on est méchant, on est mauvaise langue, mais c'est parce que vous voilà, on est, on, est, on, on est là aussi pour le divertissement. Mais oh, c'est vrai que qu il qu il quand il avait fait équipe. sa pôle, c'était chouette de le voir comme ça. Enfin, il avait eu le petit I love my job, tout ça, c'était un peu. Ouais. En fait, il et était Encore raf... une fois, sa, sa pôle, j'oublie pas qu'il a gagné une seconde et demie à son équipier. Ouais. Oui, mais il est fini aussi, son équipier. Il fait quoi aujourd'hui <rire> Bon, il gagne le Grand Prix. Mais, mais, à, mais à part ça. Voilà, ah, un bon. championnat du monde sous la pluie dans la mousson asiatique. c'est ça. ça. Alors, là, bien alors bien. là, vraiment, Franck, je suis vraiment pas sûr de le regarder, le Grand Prix. Le championnat de F1 asiatique à 7h du mat avec de... un typhon à chaque et, course, là, je suis pas. Et, et les de lance. Là, là, tu me demandes beaucoup. Hein, la F1, mon premier amour, tout ça, mais quand même. Tu devient... pour avoir des points de super licence en plus, on pourrait faire ça hein, pour Colton Ertat, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'il faut de la super licence pour accéder à cette F1, euh, cette F1 asiatique Moi, je ne sais pas, là, ça devient... Non, je licence. licence 4. Licence 4. <rire> <rire> ah là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est dur euh... du mat, tu, tu sors de boîte, non T'es pas couché Oui, c'est vrai que, fait que fait finalement... Oui. <rire> oui, les, les pilotes n'ont qu'à rester sur l'heure européenne et tout se passera bien. <rire> Il n'y aura aucun problème pour eux. Euh, bon, bah, aucun problème, tiens. Euh, pour Mercedes, oh Paul, aucun problème, aucun problème. Là, ça a été mais un long fleuve tranquille. Euh, pas. Bravo, non, alors bravo à Lewis Hamilton qui a quand même été exceptionnel. Que, écoutez moi, je, je lis mon script. On est censé être pro Hamilton, donc euh, je, je m'adapte. Non, ah ouais, non, vraiment. Il fait sa meilleure course de l'année. Euh, non, mais il fait huitième. Enfin, j'ai mis huit d'ailleurs, c'est neuf. Ça a tellement, tellement il m'a, il m'a impressionné. Je lui donne même une place en plus qu'il aurait largement mérité parce que la voiture n'était pas mieux que 15e donc euh, donc vraiment bravo <rire> non il a c'est ouais, une catastrophe le oui ça je sais, je sais, un sais un pas où est-ce qu'ils ont vu ouais, je sais pas je sais pas où ce qu'ils ont eu l'opportunité qui y hier ce week-end parce qu'encore encore les deux pilotes après la course ont dit qu'il y avait l'opportunité de faire beaucoup mieux mais rossel en fait, en fait, a en fait, ce gagné c'est ce euh, que c'est ce normalement ils sont pas bons en qualif et là au qualif c'est là où ils sont le mieux ils sont à 5 centièmes de la pole mais en course euh, bah après en course hamilton était rapide quand même c'est juste qu'en fait il perd tout au moment où euh, il perd tout, au moment en fait où, où il se fait passer par Sainz au départ parce que je pense vraiment que s'il n'avait pas été derrière Sainz au départ mmh. euh, il aurait été bien plus euh, il aurait été bien plus proche des deux leaders, Alors, je ne sais pas s'il si aurait gagné en tout cas il aurait fait podium à mon avis et en fait euh, effectivement son mauvais départ lui ruiné totalement sa course, sinon mine de rien c'était pas si mauvais, bon, effectivement on a quand même vu une Mercedes qui était quand même à l'aise, Russell était moins bon, euh, il a dit d'ailleurs qu'il a, a complètement raté sa qualif Euh, ouais. Du coup, bah forcément, Sortir après, il a euh, il, il est remonté par des stands, mais il n'y avait pas grand chose à faire. Il a été très brouillon en course. Mais, euh, mais le, le rythme pur, effectivement, quand ils disent qu'ils ont raté un gros résultat, victoire, je ne crois pas trop, parce qu'il a quand même fallu de faire les deux, les deux leaders qui étaient vraiment au-dessus de tout le monde, mais euh, je pense qu'il y avait moyen de décrocher un podium sans problème. Et après ce grand prix-là, je pense qu'on peut dire qu'il n'y aura pas de victoire à Mercedes à la régulière cette saison, en tout cas. Je ne vois pas comment ça peut arriver. Donc, euh, donc Lewis Hamilton, euh, bah, sauf euh, miracle absolu, n'aura pas une, une victoire à chaque saison en cas il aura participé en F1. Euh, moi, je ne serais pas aussi négatif que toi sur Manu pour, juste pour Russell, pour juste la partie où effectivement où il, est, il était le premier à chausser les slicks. Et il les a conservés quand même. Euh, parce qu'il aurait très bien pu dire au bout de deux tours, trois tours, je perds 7 secondes, 8 secondes, oui. deux secondes tour, je, je rentre et je remets des intermédiaires. Quoi même nuit, vous me remettez des intermédiaires déjà usés que je viens d'enlever parce que les intermédiaires neufs sur une piste séchante le temps, de les, le temps de les peaufiner pareil il aurait perdu beaucoup de temps il a quand même persévéré, il ne s'est pas sorti il a fait un très très beau travers en sortie, en sortie des stands magnifiques euh, voilà, après, après effectivement on ne l'a pas trop vu en suivi télévision, donc caméra donc on n'a pas vu toutes les petites chaleurs et frayeur qu'il a dû faire avec ses slicks sur la piste pas évidente mais quand même bravo à lui d'avoir persévéré parce que c'est ouais. C'est ah, quand lui, qu lui qui a fait le cobaye quand même. Hein. Il s'est plaint euh, d'être trop lent, mais Mercedes avait de toute façon l'air décidé à ce qu'il se fasse le cobaye. Et euh, si Hamilton n'avait pas fait son erreur, euh, il jouait encore le podium à ce moment-là, justement mm -hmm. grâce au cobaye Russell. Et après, moi, ce que je reproche à Russell, c'est plutôt le fait qu'il ait, euh, ait percuté Schumacher et qu'il ait percuté Bottas. Euh, en fait, il a vraiment fait n'importe quoi au niveau des, de l'agressivité. Mais effectivement, après, le fait d'avoir fait le cobaye, c'était pas facile. Je pense pas que Mercedes lui ait laissé le choix. Clairement. Mais euh, effectivement, ça aurait pu payer si Hamilton n'avait pas fait son erreur par la suite. Oui, il s'était obligé de façon de le mettre... Enfin euh, voilà, à partir du moment où il part des stands, il ne remonte pas très bien parce que ça reste agrépoureux. Voilà, t'es obligé de lancer le truc. mais Il voilà, y a quand même eu du brouillon entre les deux. Quoi, hein, Hamilton, il y a, a l'erreur où il tape le bureau, Il y a l'erreur aussi dans les derniers tours, hein, qui, qui du coûte justement, des places aussi. Mm. Voilà, c'est un grand prix euh, finalement assez peu caractéristique pour Mercedes, sachant qu'ils voilà, pensaient, eux, avoir une vraie belle chance. Tu peux te dire un peu que les deux l'ont un peu vendangé finalement, Rossel en qualif, Hamilton un peu en course. Mais... Voilà. Après, j'ai tendance à penser que ça. Je pense que au moment où il fait son erreur, quand Verstappen lui remonte dessus, je pense qu'il y a des volontaires. Parce que je crois qu'il a vu que Verstappen était ultra chaud derrière. Et s'est dit s'il doit aller empaler quelqu'un ou s'il doit aller pousser quelqu'un de piste, autant que ce soit la personne qui est devant moi et que je puisse en profiter. Donc j'ai l'impression que ça semble. Le moment où il se met vraiment hors trajectoire, il est plus ou moins volontaire. Et qu'il espérait que derrière, ça puisse lui permettre d'avoir une opportunité pour dépasser ses Norris, je crois. La tête. 9000 IQ, les Hamilton évidemment. Ah, bah, science de la course. Mm. Ah, C'est ce que j'ai tous les pilotes de fond de peloton l'an dernier quand j'avais ma zépine autour d'eux. <rire> C'était pratique. Sauf Schumacher qui voulait absolument s'en découdre. Mais... Ah, <rire> ah, mais non, mais je ne me pousse pas. Ok, Mick, il va faire une erreur. Non, je, je m'en fous. Je, je veux le battre. Vous allez voir que je suis un grand pilote de Formule 1. Je ne veux pas très ma zépine. Okay est-ce que Russell ne devait pas en fait la mettre dans le mur pour que provoquer une safety car pour les 8000 Hamilton C'était trop tard, il aurait fallu sur le 13e tour. Ouais. Oui. Ah, C'est là qu'on voit le passer. C'est là qu'on voit quand non, même l'amateurisme, qu ouais, euh, euh, si vous me permettez de, de mettre pas, voilà, on n'a pas la grinta, évidemment... Toto, je t'avais dit de la mettre dans le mur, tu ne m'as pas écouté. <rire> C'est sûr qu'ils n'ont pas le professionnalisme de Alonso, Ignatiore et, et Simons. Oh, on l'oublie toujours hein, Pat Simon bravo hein, monsieur, ah, oui. hein, le monsieur banni euh, lui ouais lui il est revenu par la fenêtre vous tous êtes banni de, de la F1, F1 monsieur il rien à faire là dégagez par contre si ouais. vous pouvez nous aider avec Rosemonde à construire une voiture pour 2022 <rire> on ne dit pas non mais sinon euh, vraiment euh, vous me dégoûtez monsieur, monsieur Simon euh, Patrick Simon bien évidemment a... oh, est bien, le... Patrick Simon est ouais, très très bien Patrick Simon euh... Euh, quand toi grave. tu voles 100 euros aux impôts de en taule et quand, quand tu leur voles un championnat tu reviens euh, <rire> quand même, comme des seigneurs l'important c'est juste d'attendre quelques années de... voilà <rire> il, il, tu te tapis dans l'ombre et puis soudainement quand il faut tu fais hey Marc belle <rire> ça, ça marche très très euh, bah on parle d'équipe qui vendange un peu voilà, qui pourrait peut-être espérer un petit peu mieux sur ce week-end bon, euh, Gassi bon. a été ultra violent avec son équipe ouais. euh, sur la, ouais. après la ligne d'arrivée et après euh, l'arrivée Ou en leur disant qu'ils sont arrêtés trop tôt et que c'était évident que ça n'allait pas fonctionner. Et là, pour le coup, euh, je crois que lui, il leur a dit d'arrêter plus tard, mais qu'ils l'ont fait piter euh, quand il arrive plus vite. Et euh, effectivement, c'était une grosse connerie, puisqu'on voyait que Russell était encore, à, au moment où il s'arrête, Russell est encore à deux secondes autour, de je crois, de, des meilleurs, ou deux ou, cinq, ou trois secondes. C'était euh, une ouais, grosse connerie, sans quoi lui aussi il pouvait faire mieux. Le cross, c'était n'était pas si loin que ça, effectivement. Mais, euh... ouais, mais ça, ça c'était pire au moment où ça s'est accéléré ouais. sur le cross, et du coup, il y avait quand même deux tours de. De, de trop je pense C'est ça. bon après il faut bien prendre un moment le, la décision de rentrer c'est ça c'est toujours, toujours difficile Je sais qu'à ce moment là il y a eu 3-4 pieds qui sont rentrés à peu près en même temps donc, bon, était pas... il était un peu en bagarre aussi avec ces pilotes là donc je pense que ça a dû un petit peu suivre et évidemment, il n'a pas fallu suivre il fallait continuer surtout que l'undercut ne fonctionne pas du tout ces non. conditions là donc, euh, priorité aux pneus qui sont chauds et qui, et qui fonctionnent en piste le temps que les autres effectivement, prennent leur température donc il euh, n'y a aucun intérêt effectivement, à suivre euh, dans les stands ou à anticiper il faut le faire juste, à, juste euh, un ou deux tours après parce qu'on profite encore de, de remettre un peu plus d'écart oui effectivement erreur stratégique après euh, je pense que Pierre il a la tête ailleurs maintenant il sait, il, sait, il sait clairement que, qui, qui s'en va à la fin de l'année euh, qui va aller rejoindre euh, bah, ouais, qui a rien Reed. suivi il <rire> va Et <rire> Et chez Red Bull enfin ah bah oui ouais. Elle a trop de ta Ah oui, ben, oui, bon, oui, bon. Oui. À Mon moment donné, tellement nul aussi. Voilà. <rire> voilà donc, euh, Mar Marco qui dit clairement que voilà, ça, ça, ça va se faire. Il manque encore juste euh, une petite condition à, à réunir. La condition, c'est en clair le, le virement bancaire de la part <rire> d'Alpine l'Alpine pour, pour libérer, euh, pour, pour prendre en période à Donc, ouais, c'est uniquement ça. Hein. On va apprendre qu'en fait, Marco a juste demandé une Alpine A110 en plus et qu'il attend toujours la livraison. L'argent <rire> est déjà là. C'est ça la nouvelle qu'ils ont présentée en fait, la, la 110R. De... Euh... Donc, euh, donc peut-être demain une annonce euh, là, ou jeudi. Voilà, en tout cas, ça devrait se ça devrait faire ce week-end. Ah, ce serait alors là, ce serait bien parce que en fait, ce serait bête de le faire ce week-end. Tout le monde se met en place, tout le monde se met d'accord. Et donc là, Alpine couperait l'herbe sous le pied à AlphaTauri. Enfin, en tout cas, comment dire, Alpine prendrait la lumière sur un week-end Honda. Mm. Attendez un peu. Je veux dire, vous l'avez très bien fait avec Oscar Piastri. Attendez un peu, ça ne vous a pas apporté que du bon, mais là vous pouvez si c'est signé. Euh, ça, voilà, je ne trouverais pas ça très classe euh, en soi, mais bon. Comme ce ne sont pas des Honda, mais des RPPT. Oui, ouais, bon, après euh, Toris aussi, un petit peu le week-end, une euh, motoriste aussi. Donc euh, oui. c'est vrai qu'annoncer un nouvel équipe à ce c'est quand même pas à ouais, déconnant que... non plus. Voilà. Oui, ça, si tu peux. Oui. De, de sera annoncé, euh... Si tu peux mettre De Vries en même temps, oui. Effectivement. Après, il y a beaucoup de pilotes qui attendent aussi derrière pour, pour signer. Bah, ça sera chez As et chez Williams, pour le coup, où ça restera à se jouer. Quoi. Mais bon, il faut au bout d'un moment que, bah, que, voilà, que ces, ces baquets-là soient verrouillés pour que derrière, bah, Mick Schumacher essaie de sauver sa peau. Et puis qu'on euh, voit qui c'est qui, euh, qui, qui finit qui dans les deux baquets. Quoi, parce que oui. ça, ça, ça, ça se Il y a quand même pas mal de, de gens qui, hein, qui attendent encore derrière. Quoi. Donc. Euh... C'est ouais, quand même bien que ça se, ça se goupille au moment. moment. C'est fini les annonces, forcément euh, bien huilées. Le, oui. le week-end du Grand Prix de France, le week-end du Grand Prix d'Italie, le week-end. Euh... Alors je pense qu'il y aura plutôt une annonce Honda-Red euh, Bull euh, ce week-end, en espérant que pour eux, qu'il n'y ait pas une, une putain de tuile demain avec hein, une, une énorme euh, fraude. Je ne je pense pas. J'y je, je, je pense, pense moins. Mais... Le 8ème le, le titre, peut-être. <rire> Euh, <rire> oui, c'est ça, l'habitatif de, de Hamilton, <rire> finalement. Ah, la cérémonie euh, où Verstappen va donner le trophée à Hamilton va être magnifique. On en parlera, mais bon, ouais, effectivement, moi, je, je, je maintiens que de toute façon, ce, ce week-end de Suzuka est, est déjà euh, un peu gâché par Max Verstappen, donc, euh, par son comportement à Singapour, parce qu'à cause, cause de lui, bah, la situation n'est pas idéale pour, pour Red Bull et pour Honda, pour le type pilote à domicile. Alors que WAM nous apprend que Patrick Simon... C'est un des patrons de la Poste belge. Donc rendez-vous contre voilà. Donc, il a fait de la F1, il a fait la Poste également. C'est merveilleux, c'est très très fort. Il y a à noter quand même que Alphatori va annoncer De Vries alors qu'ils avaient cinq pilotes soutenus en F2 cette année. Donc ça montre vraiment que le, les limites parfois du, des, du Junior Team et de la, de la détection de pilotes, où finalement ils ont beau soutenir cinq pilotes en F2 euh, et trois pilotes en F3, euh, bah, ils vont prendre d'ailleurs un pilote qui vient de, de, de, totalement euh, d'autres horizons. Bah, je pense que ça, ça va être un peu la fin des junior teams. depuis l'affaire ouais. Piastri et ce qui s'est passé, je... puis même côté Red Bull, je pense qu'ils auraient peut-être un peu marre aussi. Euh... Je, ça commence à sentir le glas de pilotes signés en avance, parce que si en plus derrière ils sont coincés par les super licences, C'est euh, ça, <rire> Red, Bull, veulent, euh, Red Bull ils veulent signer, en fait ils veulent, là, ils veulent tout miser sur euh, Isaac Hadjar a priori, Mais je pense qu'ils vont faire maintenant un pilote soutenu par catégorie et pas plus qu'on les 5 voitures couleur Red Bull. Mais comme euh, c'était comme le cas en 2017-2018, rappelez-vous avec Hartley et, ouais. et, et Albonne, euh, finalement, qui s'étaient retrouvés euh, dans des taureaux parce que voilà, parce qu'ils passaient par là et qu'il n'y avait pas de, de jeunes assez ouais, ouais. Marco. Rien que le fait qu'il y ait la super licence avec les 40 points obligatoires fait que ouais. vos, vos filières euh, ne servent plus à grand-chose. Entre guillemets, il y a beaucoup de combien de pilotes n'auraient pas pu avoir de place sur F1 sans si on avait appliqué ce système-là bien avant. Mmh. Verstappen ne mmh. serait jamais arrivé en F1. Euh... Raikkonen sera ne ouais. serait pas arrivé aussi ouais. euh... non plus. Mmh. Euh... Pas... pas à ce moment-là en tout cas de leur carrière. Donc, euh... Donc voilà, Et Là, ils ont, ils ont eu le voilà, ils ont été échaudés par l'affaire Hertha. En gros, maintenant, ben, voilà, le but, c'est clairement du marketing. On va choisir le... quel est le meilleur, quoi. Et ils n'ont plus, plus le choix, maintenant le niveau est tellement relevé, les places tellement chères, que du coup, euh, à moins de signer un très très bon très rapidement, euh, ça leur coûte plus cher à financer que d'attendre de voir qui, qui se démarque Bien et sûr. De, le choper, de le choper au bon moment. Hein. Exemple Verstappen. Hein. Verstappen, ils ont chopé un F3 et ben ça, c'était... Continuez. Ah oui, euh, en plus. Donc. Mercedes le voulait aussi. Euh, et ce Ferrari. Ce qu'on aurait été beau, hein. Verstappen qui se serait retrouvé dans les 47 pilotes Mercedes parce que déjà, enfin 2000... Euh... 2014, tu sentais poindre le truc. Vous va... en faites pas. C'est dommage, on est passé à côté d'un Hamilton Verstappen chez MRCSF. Ouais. Je faisais <rire> du clair sur les réseaux. Ça, on, aurait, on aurait aimé être là. Euh, Shelfer Romeo, bah écoutez, voilà, hein, malheureusement, euh, qui a manqué de, manqué de chance aussi là, sur, euh, mm. sur ce coup-là. Le Taïbotas qui termine en 11e position. Joe n'a rien à se reprocher. Il est de plus en plus devant euh, Botas en qualif donc euh, la signature lui c'est pareil son week-end a commencé par une prolongation de contrat et, euh, très très bah, bonne nouvelle on... d'ailleurs ouais super nouvelle et en fait dès le week-end il montre que c'est une très bonne idée de le prolonger parce qu'il a fait un, probablement en termes de, de rythme pur et de, de manière de prendre l'ascendance en Bottas c'est probablement ce qu'il a fait plus beau depuis le début de saison dommage que la, la course Alors, dommage il rate son départ, il se retrouve 19ème mais, euh, mais jusqu'au départ ouais, le week-end était vraiment parfait pour lui et euh, bah, ouais, en qualif il taxe pas mal Bottas Ce qui était pourtant l'exercice le, le, le, favori du, du Finlandais. Ah, très, très bon, effectivement. Je précise juste qu'on a un message très important d'un certain, un hurlu-berlu enfin, sur Twitter, pardon, qui nous dit qu'il décidera de participer ou non euh, dans le chat après la fin de l'émission. Euh, <rire> il faut lui laisser le, le temps de la réflexion, ce qui est, ce qui est bien normal. <rire> euh, Franck, sur ce week-end à, à Forméo Oui, bon, c'est. Voilà, sans, sans évolution, euh, ça, ça devient compliqué effectivement pour, pour le faire rentrer entre des points. Ils l'ont fait à Monza, c'est la première fois depuis le Canada. Euh, même sur un circuit où on peut parier sur quelques incidents de course, ils n'ont pas tellement profité. La voilà, Botas remonte un petit peu, mais voilà, la voiture vaut, commence à valoir le, le fond de peloton à ce rythme-là. Euh, comme l'a dit euh, Manu il, il mérite totalement sa prolongation il, fait, euh, il, se, qualifie, il se qualifie quand devant Bottas alors que c'est la première fois qu'il pilote à Singapour quand même mm. euh, donc euh, voilà c'était découvert du circuit pour, pour lui comme pour Mick Schumacher d'ailleurs aussi euh, mm. voilà, et puis il se fait, il se fait avoir par, par Latifi euh, voilà, qui, qui <rire> Qui, qui ne regarde pas, quoi. Voilà, c'est clair, il fait, il fait encore n'importe quoi. Donc euh, voilà, les deux, les, deux, les deux bonnes nouvelles, du coup, effectivement, depuis qu'on s'est parlé, les deux bonnes nouvelles, c'est prolongation de Guanajujo et, et dégagement de, de Latifi, quoi. <rire> Latifi, la c'est moche, mais là, il va falloir arrêter les frères. Ah, bah, oui, il oui, Mais il ne s'est même pas défendu lui-même, et puis, euh, voilà, il, bon. il, quand il, voilà, on lui a dit, effectivement, il n'était pas au niveau, il l'a reconnu lui-même. Euh, voilà, il n'a même pas cherché à se défendre, à trouver que c'était. Euh, C'était injustifié tout ça. de, de lui-même il dit qu'il voilà, méritait ne méritait, sa... méritait plus sa place mm. à ce, ce niveau-là avec nous là, -là peut-être. Il Donc... l'a mérité. Dernier, il l'a il... mérité mais. Quand il se là, se il contre plus. Seul, mais là, là, plus... mais je, je trouve que l'an dernier c'est toujours en progression, c'est juste cette année ça s'est effondré. Ouais. Ouais. Ça. Et puis là maintenant ouais, en fait, le problème c'est que c'est un peu comme en Australie il fait des conneries en piste et là c'est Joe qui en paye le prix et, euh... et violemment parce qu'en plus il, vraiment, il se rabat comme si Joe n'était pas là quoi. enfin. Mm j'ai du mal à comprendre comment on puisse à ce point-là prendre une trajectoire calife alors qu'il sait qu'il y a un pilote derrière lui qui est plus rapide. C'est pas trop... Chez AS, on peut saluer la très belle calife de Magnussen quand même. Hein, parce que... Oui super ouais. Allez, la en qui réinverse sa ouais. vapeur enfin mis ouais. ouais. oui, pas oui, mal non pas... plus douzième il, était... il était il était pas loin hein, tous les deux hein, donc euh... ouais, 12 et 13, c'est tout ouais. à fait correct hein, mais bon voilà, même, hein, même, même en qualif. c'est un week-end habituel en fait hein, finalement pour Aston ces derniers temps voilà, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont là ils font, ils font ce qu'ils peuvent mais on sent quand même que alors est-ce que, est que selon vous c'est juste euh, on a du mal à développer la voiture parce qu'il y a pas le, le budget immédiat ou le, le Noro on va dire, dans l'équipe, ou est-ce que c'est parce qu'on a tout basculé sur 2023 et non, Tout 2023. Ça, là, il pas de... Ils n'avaient pas, pas de budget. Quand ouais. on entend que Binotto, alors je sais pas, si est, je suis pas sûr que le, le chiffre soit réel, réel ou réaliste, Binotto vous dit que tout compter, euh, création de la voiture, paiement des salaires et tout ça, il reste 4 millions d'euros sur l'année pour le développement. Euh, c'est les chiffres que Binotto a donné. cest à -dire que pour Ferrari, qui est au plafond, pour le développement sur toute l'année, ils ont 4 millions d'euros à ce qui n'est pas du tout au plafond, qui en est même à, je pense, au moins à 30 ou 40 millions du plafond. S'ils se font à 100 millions, c'est déjà pas mal. Euh, eux, ils doivent, ils doivent être déjà tellement ric sur tout le reste que ouais. le développement, effectivement, c'est des, des évolutions. Une fois, et basta. Et en, en gros, moi, je pense que ce qu'ils font, c'est pas déconnant, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne à gauche, à droite, dans le paddock, et on construit la voiture 2023 à partir des idées des, des autres. C'est tout. Ben là, ils ont, en plus, c'était bien vu parce qu'ils ont rapproché leur concept de celui des autres, justement, avec les pontons un peu plus... Euh type Alpine ou Ferrari, et euh, de là, ils ont dit, on ne fera rien d'autre, on développe ça, on exploite ça, et ensuite, on voit plus tard comment, euh, on, peut, euh, comment on peut faire pour développer une voiture meilleure en 2023. Et c'est vrai que, si les rumeurs d'une arrivée d'un gros sponsor pour eux sont réelles euh, l'an prochain, ils seront au plafond, et là, ils pourront dé développer. Donc, autant euh, tout miser sur 2023, de toute façon, euh, pff, ils savent très bien qu'ils marquent quasiment plus de points, ou de, de temps en temps, dans quelques circonstances enfin, hasardeuses, mais... Ils ont raison de dire, voilà, nous, on prend le parti de ne plus marquer de points. Ils ont déjà été totalement au-delà de ce qu'ils espéraient cette année. Euh, je veux dire, à partir du moment où ils avaient fait cinquième à Bahreïn, c'était déjà une saison réussie. Euh, donc, en fait, il n'y a pas grand-chose de plus à dire pour eux. Ils sont de retour où ils voulaient, c'est-à-dire en lutte dans le peloton en termes de rythme pur de la voiture au début de saison. Maintenant, ils ont préféré ne pas, pré ne pas euh, précipiter des, des évolutions comme ils avaient fait en 2019, où c'était devenu n'importe quoi. Et en fait, faire juste une évo qui était correcte, mais pas non plus une grosse évo. Et ensuite, euh, tout miser sur 2023, où là, normalement, il y, y aura un peu plus de budget pour le développement. Donc, euh, pour moi, c'est la bonne, bonne solution. À noter que le gros sponsor dont tu parles, tu tu d'ailleurs les couleurs aujourd'hui. Tu es en, <rire> en noir et or. Ah, putain. Enfin, c'est du vert, mais... Effectivement, non, je pense pas que Rich Energy revienne. Je crois que, non, que ça ne parle pas de Graf... Rich Energy. C'est toi qui l'annonce. Moi, je n'ai <rire> rien dit. <rire> ah, c'est ah. GPS, alors. Le sécurité. Oh, non. Oh c'est fini ça, ça toute façon, le cigarettier ouais. On a le nom de gros sponsor ou pas Je crois pas C'est ça... juste qu'il est américain mm. Pour moi ça... <rire> <rire> ah, pour, pour moi ça peut être un des, un des gros sponsors De <rire> Andretti, De Michael Andretti Comme ça sur le bord, euh, côté de la voiture <rire> Ah oui c'est pas Andretti, c'est Michael Andretti C'est Michael Andretti qui donne les sous directement Parce que de toute façon Il n'y a que ça à faire <rire> FedEx ah, à moi, Je vraiment. sais pas de toute façon, As, qui finissent le 10e, 9e, 8e ou 7e, pour eux, ils s'en foutent. parce que les, les revenus de la FA ont tellement augmenté et les, et les ouais. dividendes reversés par Liberty Media que rien que ça, ça leur suffit à financer la saison. Certes, une mauvaise saison, mais ils ne perdent pas d'argent à, à rester en FA. Donc, euh, voilà, ils font Ils font, ils font mieux avec ce qu'ils ont, et puis s'ils décrochent mieux, bah, tant mieux, et puis ils progressent à partir de là. L'approche n'est pas déconnante pour une équipe qui a, qui a peu de budget de, de lancer effectivement un concept qui est plutôt sûr, quand même calqué euh, sur Ferrari, avec l'aide d'ingénieurs de Ferrari, on part sur une direction qui est à peu près saine, c'est le cas, hein, la, la voiture est à peu près saine, elle marche à peu près partout. Ce n'est euh, pas, pas une mauvaise voiture, c'est sûr. Voilà, exactement, et euh, effectivement, on récolte, on voit ce qui fonctionne à gauche, à droite, et puis on affinera le, la voiture 2023 avec ça. Et puis, si on a un gros sponsor, bah, tant mieux. Hein. Et pour euh, reprendre la, la, la, le gros sponsor, pour moi, ça pourrait être le groupe Smithfield, qui est euh, le groupe agroalimentaire qui sponsorise leur, une des voitures en NASCAR chez eux. Euh, et j'en viens à rêver que ce soit eux, parce qu'en fait, c'est la marque qui distribue Justin Brideau et Cochonou en France. Et là, je me dis, on pourrait avoir des livrets <rire> oh non. Euh, totalement dingues. Et Weight Watchers aussi. Donc, euh, <rire> ce serait... pas très compatible, quand même. Ils, ils ont Ah bah ils sont sur le marché intégral. Hein. Non mais tu peux, tu peux l'adapter oui, selon les grands. Pays. Mais oui, parce tu que, fais que... Comme, tu fais comme McLaren ils font pareil. Ils ont le, le groupe là, qui a des espèces de, de... Et puis du coup ils ont 7 eleven sur certains endroits. Oui, ça, ils ouais. ont une épicerie canadienne à Montréal et tout ça. Et ben là tu fais pareil. En France tu mets une voiture couleur Cochonou. Oh putain. Ce serait... Oui, mais y a plus ah, grand et du coup on fait pas une dou double livrée. Ah merde, à Monaco. <rire> côté gauche Cochonou, côté droit with watchers. Ah <rire> et le <rire> <Et ça>, régime. <rire> euh, un Zip au milieu. Non, mais y a <rire> peu, fin, ah oui. En plus, Smithfield, c'est le bacon aussi, aux états unis Oui. Distri Et... le bacon. Bon, Il y, y a quelques Grands Prix sur lesquels on pourra pas mettre en avant cette C'est pas très neutre en carbone, mais... ce genre de sponsor, quand même. Oh, tout de suite Juste parce que ah, oh, bah, ça bah, dégage, je vais la fumer au barbecue tout de suite. <rire> <rire> vous Vraiment, ce n'est pas très neutre en argent non plus, donc je pense que c'est ce qui intéresse. À quand <rire> des sponsors vegan, ah, bref. Il Mais... n'y enfin, a pas d'argent à Stryvigan pour l'instant. Ouais. Peut-être que le Schöneburger de Hamilton, un jour, ça un truc qui de Mercedes. C'est pas mal. Comme le dit Dammeret, effectivement, le chat, la livrée Cochon ou Adjeda, par exemple, je ne suis, pas, je suis <rire> pas certain de la pertinence. <rire> voilà, Mais <ça>. <rire> au... <rire> ouais, il prend au Watchers à ce moment-là. Ouais. <rire> voilà, tu t'adaptes, tu, tu, tu peux t'adapter à chaque fois. Au... Je te garantis qu'au hey, au Grand Prix des Pays-Bas, tu fais une, une, une voiture planche apéro, je peux te dire que... vont. Il tout à fait partant. Pas de... tu, tu fais un co-sponsoring avec Ainkane pour faire le truc vraiment euh, beauf ultime Ah non, franchement. Euh... Tout le monde nous dit enough pour une voiture bretonne. Tu viens, tu viens ah, quand mais... même d'insulter 90% des fans de Verstappen de beauf ultime, quand même. Alors, alors... <rire> alors, quand on de la gueule des tribunes, est-ce que c'est véritablement <rire> faux Non, <rire> je ne dis pas que c'est faux. Est-ce que ça mérite le qualificatif de beauf Je ne sais pas. Ultime, peut-être <rire> C'est joyeux, joyeux vivant, voilà. Le bon vivant. LS voilà. voilà. nous dit que BWT n'est pas revenu sur l'Alpine. Si oui. Pas en full livré, mais il y a déjà la moitié, non, enfin, bah, si. déjà oh, oui. moitié des voitures qui rose, donc Sur les pontons, et quand même. Et puis, il y, a... y avait plein de BWT sur la voiture ce week-end à Singapour, puisqu'il y avait ouais. sur toutes voitures. Ouais, enfin, y les, y les pontons, longs, mon bonhomme <rire> <rire> <rire> oui, Les pontons, les rois arrière, les rois avant... pas c'est pas la livrée full rose de... Le casque de Fernando Alonso... C'est pas mal, quand même. Il y a assez de roses comme ça. Et Loki, dans le chat, le dit, c'est pas une insulte, c'est plus une définition. C'est <rire> une nuance. Tu es un défenseur, moi, c'est bien. On, on est, on est d'accord, messieurs, que quand on reçoit des messages en disant qu'on est pro Hamilton, c'est que par définition, nous sommes donc anti-Verstappen. Est-ce est qu'on ne leur donnerait pas de l'eau à leur moulin <rire> Moi, je dis ça dépend des Grands Prix. Sur Ce Grand Prix-là, je suis anti-Verstappen. Ouais. Mais moi, à un moment donné, euh... voilà, moi, je suis pas pro-quelqu'un ou anti-quelqu'un. Je suis pro-vainqueur, ouais, mais... anti-perdant. C'est pas ouais, compliqué. J'ai <rire> la... <rire> fait une défense à Nadine Morano, je suis pas contre Verstappen, j'ai une miniature de lui juste ici. Donc... <rire> ouais, pareil, mais... j'en ai, ai plusieurs. Alors. Voilà, moi, je, je... Là, là, Verstappen, il a été en dessous de tout. S'il gagne au Japon, c'est le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Moi, je ne suis pas complexe, hein, franchement. De toute façon, le, le, le, le proverbe le dit, vous êtes aussi bon que votre dernier Grand Prix. Donc... Exactement. Euh, dire que chez Alpine, on va pas encore en parler hein, parce qu'il dit que 21h49 qu on, a... on a encore le temps, ne vous en faites pas euh... non, mais juste, si... pour, juste pour redire sur l'histoire de 3000 tonnes non c'est. Enfin, moi je trouve honnêtement qu'on est plutôt objectif en général, aussi bien dans la rédaction en semaine que lors du live effectivement, on est les premiers à saluer une très belle victoire de Verstappen, une domination euh, comme effectivement bah, on est là pour débattre, on est là pour aussi dire bah, quand ça va pas, il faut le dire pourquoi alors évidemment on appuie sur ce qui ne va pas mais 98,9% des tours de Verstappen à Singapour, il est très bon. Sauf qu'effectivement, il, il y a quelques tours qui ne vont pas, il y a des, des comportements qui ne vont pas, et on est là pour les souligner, c'est tout. Et c'est pareil pour, pour tout le monde. Tout euh, en tout cas, en fait, la, pour Hamilton, il a fait une belle qualif en course. Il a, voilà, sauf et, pour la Latifi, pardon. La moi, mais euh, voilà. Oui, mais la Latifi, en même temps, c'est compliqué de souligner les trucs bons. <rire> donc, donc, on a, donc, on a 19 sur 20. Voilà. Voilà. En neutralité. C'est pas, <rire> pas mal. C'est Ce une bonne petite... Euh... <rire> C'est une bonne bonne petite note de, de neutralité très claire. Ce pas la foule neutralité, hein, comme laf en 2030, mais ça, ça s'en rapproche <rire> suffisamment. Euh, mais, je, alors, je vous ai dit, j'ai mal lu, j'ai mal. Euh, ouais, j'ai dit, on ne parle pas du Alpine, si, quand même. On va en parler maintenant, hein, du coup, d'Alpine, puisque. Ils euh, étaient là On a fini les voitures. Qui... Oh, bah, si, ah, c'était spectaculaire de les voir, quand même, en piste. Le code, je... il a abandonné de manière spectaculaire. Je vous ai introduit, euh, mesdames, messieurs, dans le chat, le, le compteur et le plan, hein, bien évidemment, puisque. Écoutez, euh, Il ne reste déjà plus que 87. Non, attends, je vois pas le chiffre en fait. C'est un gros temps le sprint ou pas Non, j'ai mis grand prix, qu'ils ont dit sans... ah. Ils contre... <rire> Parce qu'encore une fois, sans course, ça arrive mi 2024, quoi, <rire> si tu Donc, euh, je, je leur donne le bénéfice du doute et je ne compte qu'en qu grand prix. <rire> C'est en nombre d'émissions. Euh, mais voilà, double abandon euh... de Chad superbe. Apparemment bon, lié quand euh... Donc, même. Pour les moteurs près au même moment, apparemment la même chose. Bon, on attend d'avoir ouais. la, la réponse, à, à savoir qu'est-ce qui a, qu qu a pêché, quelle, quelle pièce a lâché, dans quelles conditions, effectivement. Il n'y a pas trop de boss, hein, en tout cas, ça aussi, on salue aussi le travail sur le circuit qui a été, qui a été resurfacé. Ça n'a pas été gênant. Voilà, on n'a pas eu de marsouinage, on n'a pas vu du tout ce genre de, de phénomène ce week-end. Juste voilà, le petit aparté là-dessus. Non, je ne sais pas, effectivement, ils n'ont pas communiqué encore sur, sur ce qui avait causé la, la, la double casse moteur à peu près au même moment de, de, de la course. Donc, je... bon, en attendant de voir, bon, ça. Ça fait comme deux de suite pour Alonso qui qu l'a mauvaise. Ouais. Euh, Alonso l'a tellement mauvaise et comme il sait qu'il part, et ben, il se lâche maintenant dans les médias aussi. Points, et ouais, on retrouve euh, le, le Fernando qu'on ne pas. Oui, est parce que, que est ça n'est pas euh... inacceptable. Voilà, J'aurais pu faire mieux que. J'aurais fait une... une saison à la Mercedes. Sans à un ça. moment donné, voilà, si oh. la était... Si était bonne, il jouait le titre. Donc, euh, merde, je le comprends, <rire> ça a été fiable. <rire> retour... ah, il il fait... retombe tout de suite dans ses travails. Il n'avait pas attendu, il n'y a pas eu de, de, de préliminaire. Ah ouais. C'est vraiment premier problème. Bam! Directement à coup dans la glotte, et c'est vrai que franchement, c'est vraiment n'importe quoi parce que son décompte de points perdu, il a depuis quelques courses. Là, c'est je sais pas où il les trouve en fourchette haute. On est à maximum 40 points, je crois. Donc, euh... Donc oui, encore une fois, on voit que c'est toujours, euh... toujours sa, sa, sa technique Attila partout. où Il passe pas, oui. là, 50... as... ouais, il a 59 points. Tu en relou 60, il est quand même encore très très loin d'Hamilton, mais, oui, mais oui oui. <rire> Mais en même temps, Hamilton il est bon que quand il part devant. Euh, voilà. Mais euh, ouais, on a l'impression qu'il va encore à et Il a pas dit ça comme ça, c'était sous l'énervement. Le... Les voilà. L'énervement vont dire « Ouais, euh, effectivement, je me suis peut-être un petit peu emporté, mais vous savez, euh, vous suivez les mauvaises radio, mais en même temps Hamilton, bon, voilà. » Et le plus grand, le plus grand sourire d'Alonso du week-end, c'est quand Verstappen a dit qu'Alonso aurait dû avoir plus de titres parce qu'il n'avait pas, pas été dans les bonnes voitures et tout ça. Je ne sais pas combien il a payé Verstappen pour dire ça. J'aime bien parce que toujours, il fait toujours le grand sourire quand tu dis la phrase pas complète. Vous savez, Fernando, mais plus de titres, il n'avait pas la bonne voiture. Bah, Puis quand tu t'arrêtes là, il y a un grand sourire. Quand tu rajoutes la vraie fin de la phrase qui est Et c'est quand même un peu de sa faute, bah là, là <rire> Vraiment, c'est vrai. violent. Il n'avait pas la bonne voiture, mais en même temps, s'il avait été un peu plus. S'il euh, c'était ouais, ouais. une équipe de fond de gris pendant 4 ans, ça aurait été mieux. Puis s'il ne faisait pas la technique de la terre brûlée à chaque fois. Euh... Mais oui C'est un peu compliqué quoi. Euh, Benyur qui me dit en il aurait dit à la radio Laguna Diesel Engine Laguna diesel. <rire> <rire> euh, Non mais là, c'est. Ouais, Tago qui dit pas être que règle, mais on apprécie autant Lonzo. Ça fait toujours plaisir de parler de ses grands-parents. Oh. S'il vous plaît, il n'a que 41 ans, c'est jeune. Ah oui, c'est jeune. Est... Sinon, <rire> on n'est pas bien. Ça moi, je suis pas bien, en un tout cas. <rire> rouleur, <arrêtez>. <rire> <rire> euh, qui demande est-ce qu'on peut rentrer dans un baquet avec des chevilles pareilles Bah, écoute, ça oui, sert de marcher. Baquet sur mesure. Sinon, il y a le même problème que Mansell en 95 chez, chez McLaren. <rire> alors, qui a dit Castiche, Alpine, Info, Atox. Ah non, mais c'est Info, hein. Euh, euh, à, à, partir assez assez moment, à partir il du moment où Elwood Marco le dit de dire ah, écoutez oui. nous on fait ça normalement si ça se fait pas ce week-end il nous donnera le contrat directement tiens donc voilà la proposition qu'on a faite à Alpine c'est tout à fait raisonnable il sera payé de temps, <rire> il aura un 110 de fonction enfin, ouais. franchement moi je, je trouve que qu'Elwood Marco il est prodigieux euh, mais il doit très très mal réagir enfin, je, je pense qu'imaginons tu voilà, c'est la guerre et euh, il doit te défendre je pense que 12 secondes de torture et il dira tout. tout le oh, il balancera tout. <rire> <rire> il mais a Jamais confié un, un secret à Marco. Jamais confié un secret à Marco. C'est assez compliqué. Euh... Mais vous marquerez que c'est très bien parce qu'on évite d'évoquer de, de le fait que voilà, Voilà, quand même faire un double abandon là où McLaren marque 22 points. C'est très très fort. Ils arrivent à Alors, perdre une place au championnat constructeur. Mais encore une fois, si Alonso avait marqué les 60 points de plus, voilà, effectivement, il serait... On serait pas. il serait bien mieux placé. Bon, ça ira ouais. mieux chez Aston. Là. Après, c'est vrai qu'on peut, on peut regretter <rire> qu'ils aient, aient pas mis un moteur neuf à, à Ocon à partir du moment où son problème de frein en qualif parce que ça aurait été euh, bah déjà il aurait fini la course il aurait sûrement fini plus haut. Donc... Dommage, pas de budget. Ouais, peut-être pas de moteur sur place. Ouais, c'est un peu dérangeant ce pas un moteur de rechange sur place. Peut-être <rire> que, peut que le moteur de rechange qu'ils avaient n'est pas meilleur que celui-là en termes d'usure, tu vois. Maman était encore en train de le finir, peut-être. <rire> c'est ça. <rire> tu arrives avec des pièces, c'est toi dans le mode My Team ou tu là, tu dis Mais j'ai plus rien J'ai rien, <rire> les de, toutes les boîtes de vitesse sont à 12%, donc on va se en démerder. Fabrication. <rire> on fait ce qu'on peut. C'est pourquoi. Il faut être là. Je me mets en fabrication. Euh... Attends, fabrication urgente. Fabrication urgente. S'il vous plaît, <rire> amenez-moi les pièces. Là. <rire> vous croyez qu'elle qu appelle mon ange, Fernando, ou pas <rire> J'espère qu'elle ne s'appelle pas maman surtout. Parce que... Après chacun voilà, euh, chacun vit sur sa romance comme il l'entend euh, <rire> C'est comment... vrai, je ne juge pas. Qui, qui sommes-nous pour juger À part des gens qui sommes là pour juger, puisque c'est un petit ah oui. peu le concept d'un podcast aussi finalement. c'est euh, voilà, pour ça <rire> qu'on vous fait les, les équipes une par une et on va terminer par par Williams euh, puisque bah, écoutez voilà, c'est aussi un double abandon. Euh, du coup, chez, chez Williams, avec, euh, avec Albon et Latifi. Donc Latifi, on en a bien suffisamment parlé avec Wendujo tout à l'heure. Euh, avec moi je dis quand même respect, parce que le monsieur était euh, quand même en, en soins intensifs il y a, il y a trois semaines euh, à Monza. Et puis là, bah, il, il s'est quand même entouré sur un circuit très très complexe. J'ai adoré, si vous avez vu le Grand Prix sur la fin TV, j'ai quand même adoré qu'il était en venir. Lui était convaincu, de toute façon, que Albon était au... Mais au bout de sa vie, il n'en pouvait plus du tout à chaque fois. Donc, dès l'accident, il dit Oh, ben, c'est le c'est le, le, le, le physique, hein, ça ne tient à plus. Mais non <rire> Juste fait une erreur, ça arrive. Il était ouais. en très bonne condition. Ah, euh... il, était, il était au niveau, et c'est vrai qu'il est, est devant la de toute façon, en qualif. Après, mm -hmm. je pense que oui, c'est. De euh... toute façon, Williams, il n'y a pas grand-chose. Ils n'espèrent pas des points dans les conditions normales. Ce euh, sera pire à, à Suzuka, j'imagine, vu que l'aéro de la voiture est catastrophique, il faut le dire. Donc. Euh... Ouais, c'est pas grand-chose à dire, quoi. <rire> moi, je suis désolé, mais on, on va vraiment dire qu'on qu en met plein, euh, plein à sa tronche. Et on a quand même été éprouvé à le défendre dans les, les circonstances qu'il y a eu l'année dernière à Abu Dhabi et ensuite. Mais un, un Nicolas Latifi avec une voiture qui ressemble à un tréteau à Suzuka pour sa première, moi, je, je, je pense que ça va être... Euh, ça va être je, chose, pense va, je pense qu'il prend une seconde en qualif, ouais. Ah, va, ah, ouais. <rire> je dis, ah oui, oui alors je dis pas il va, il, va remettre, il va se mettre trois boîtes euh, par séance, non, non. non je pense qu'il va se prendre un écart euh, qui va être... Ouais. Euh, Après, Albon n'a qu'une qu expérience à Suzuka, donc ce ne pas non plus... c'est euh... pas oui. non plus fou, mais... Puis il aura 5 places de payeté, Nicolas Latifi, je... jamais très gênant. Euh... Alors, normalement, ça sera pas... il ne les aura pas réellement. <rire> ça, franchement, je militerai toute ma vie pour que si tu ne peux pas faire tes places, tu les reportes sur les courses d'après, quatre <rire> grands prix plus tard. Il y a une place de payeté pour Nicolas Latifi sur cette grille. <rire> non, mais tu, tu... En fait, tu fais... Euh... Sinon, non, à, à la, la fin, fin de la saison, ils ne sont pas purgés. <rire> <rire> si tu ne veux, si veux pas les faire tu rajoutes des, des secondes de pénalité c'est à dire que par exemple s'il est 19ème il prend une place de pénalité et 4 secondes au premier arrêt et moi je dis que sur les circuits où il y a beaucoup plus de places de gris de départ parce qu'il y a des, des championnats à 30 ou 40 voitures on met <rire> des vraies que... places de pénalité on met en des gris en gris tu te <rire> fais partir dans le virage c'est ça dit, il aurait des places de pénalité en WEC force de pas y enlever. Tu mets dans son prochain championnat, tu sais bah. Tu que la première course de Ferrari que Challenge, quest que les gens qui le veulent en WEC. LMP2 oui. Oh, LMP2 <rire> en WEC. Oui, non, on <rire> vous oui, alors oui, vous remarquez remarquer qu'on vous parle pas de Nicolas Certifi pour apprendre à hypercar tout de suite là. On j'étais ham. Bah, bon. Donc ouais, tu peux, tu peux... Non, ouais, qui va sa place, je pense que... mm -hmm. On ne sait même pas ce qu'il et... qu prévoit pour l'instant Nicolas Sattifié, on sait juste qu'il ne bon, poursuivra voilà, peut... pas l'aventure chez William. Il va passer une, une année à, à dormir dans le, dans le matelas de billets de la famille. Et puis, en fait, il... <rire> je pense je prends les vacances. À l'époque McLaren-Honda, je pense qu'Alonso aurait encore des places de périté aujourd'hui. <rire> Quand il se prenait les 70 places là, sur euh, les grilles et tout, c'était... Mm c'était en 2015 ou après la, la, la, la positiva ils avaient plus 65 places chacun je crois on l'a on en Belgique ouais, c'était ça ah, on ouais. à 150 places je crois en tout au moment je crois que ah, c'est 65 65 pour l'un et l'autre ouais. 130 en tout ouais. <rire> a... ils auraient dû les faire partir devant en, fait, genre, tu sais, en bas du raidillon ouais comme ça quasiment un tour de retard <rire> <et genre. rire> sur la deuxième grille Alors, qui dit il doit avoir un certain niveau pour être avoir atteint les fin. oui mais encore une oui, fois oui évidemment il l'a eu, mais encore une fois, c'est 4 saisons de F2 pour arriver à un niveau correct, voilà, c'est... On n'a jamais perçu en Nicolas 1 Statifi futur champion du monde. Après, ici, voilà, on, est, on bon. est assez violent, euh, mais... Statifi, voilà, il... quand même, dans le top 1% des pilotes mondiaux, c'est clair. C'est ça. Sauf qu'on est en train de comparer le, entre eux, quoi. Le vrai problème, euh... en fait, c'est que... Il, il, moi, moi, je pense que là, on, en tout cas, moi, si je le critique à ce point-là, c'est parce que, vraiment, il a montré de belles choses en 2021. Il y a quand même eu... Je suis désolé, on sait euh, que ce soit à Zandvoort, où il fait une belle calife, par exemple, même s'il si, se crache, mais Russell aussi sort. Mais voilà, il avait réussi à, à aller en Q2. Il finit euh, euh, il fait, il fait devant Russell en Hongrie, par exemple. Hein, il, quand même, il est 3e pendant une longue partie du Grand Prix. Il gère très bien sa barque. Il faisait des qualifs proches de Russell. Donc tu dis, il y, y a quand même quelque chose. Quoi, tu vois, le... Et, et aujourd'hui, il, il est vraiment à un niveau qui me rappelait euh, Mazepin l'an dernier. Et c'est vraiment pas un compliment, parce que Mazepin, pour le coup, lui, n'a jamais eu de niveau pour la F1. Il faut dire que la Tiffin, l'an dernier, a joué le titre. Enfin, littéralement, il joue le titre, je veux dire. Ah oui, non, mais il n'y a pas de souci. <rire> il a été le pion central. Non, mais moi, il mais... me fait un peu penser à Pedro Diniz, en fait. C'est un mec qui a progressé, qui est arrivé par ses sous, qui a progressé, mais qui, euh, voilà, qui stagne à... Euh, ouais, 10, mais je n'ai jamais vu Diniz avoir, avoir cette défiance derrière, en fait. C est, c est, il, a été, il a été au niveau, par exemple, euh, en 98, moins en 99. Et au final, euh, pour moi, c'est le même genre de pilote, en fait, qui sont bah, bons, mais pas non plus... Euh, pas non plus régulier en fait une fois qu'ils plafonnent à leur... enfin, une fois qu'ils sont à leur niveau ils plafonnent pas ils sont euh... c'est variable quoi mmh. moi je veux croire ce que vous dites dans le chat effectivement moi je veux, je veux croire que c'est Abu Dhabi qu'il a vraiment ah, ça a pas aidé, fini et, et, et, et pas en soi l'accident je veux dire ça mais tout le et torrent de, de merde qui s'est retrouvé derrière mmh. qui ne mérite pas est, on est encore une fois euh, personne ne mérite de recevoir des menaces de mort parce qu'il a fait une erreur dans un dans un cockpit de F1 faut arrêter euh, mais, mais, mais voilà je je pense qu'effectivement, enfin, j'espère que c'est ça qui lui a mis un coup mental. Parce qu'en plus, s'il si a réussi réellement à s'en débarrasser rapidement parce que c'est un guerrier niveau mental, c'est encore pire en fait. Euh, Après, un... moi, je crois qu'il n'a pas, pas, pas du tout d'affinité avec les voitures 2022 aussi. Euh, ah oui, il n'a jamais pas. mis en avant le côté mental des choses. Capito en a parlé, Juste Capito oui. a dit qu'il ne s'était peut-être pas remis de, de, de, de ça. Mais Nicolas Fitifi lui-même n'a jamais évoqué ça comme raison derrière sa ce ouais. difficulté cette année. Ce qui est Donc, euh, aussi parce que veut... Je pense qu'il s'en expliquera après la fin de la saison ou lors du, lors du dernier Grand Prix, quand il donnera sa, sa dernière interview officielle dans le cadre d'un Grand Prix, où, où je pense qu'il sera temps de peut-être questionner effectivement sur qu ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi. Et peut-être qu'on rentrera un petit peu dans le côté psychologique des choses. Mais euh, oui, déjà, petit 1, clairement, là, au niveau de la voiture, et, et lui, ça n'a pas cliqué, comme on dit. Oui. Euh, Après, pour le côté mental, il n'y a que lui qui peut le dire. Chacun réagit différemment à de tels événements. Il y en a qui savent très bien mettre ça de côté, il y en a qui sont pour pour la vie entière. C'est comme tout, c'est comme tous les événements de la vie. Un décès tragique, des sévices, des violences, je ne sais quoi, il y a des gens qui arrivent à surmonter ça et à passer à autre chose, des gens qui trouvent à avis vie. Voilà, c'est... On ne on peut pas juger ça, en tout cas. On ne peut juger que même ça. Même ça. de rien, de... Voilà. Ouais. Et mine de rien mais menace de mort, c'est quand même quelque chose d'énorme. Il ne faut pas minimiser oui. ça. Je pense que, oui, ça peut, euh, ça peut faire oui. beaucoup de mal à quelqu'un. Oui, que oui, parce que beaucoup minimiser en, en disant, oui, mais c'est écrit sur les réseaux sociaux, ça ne vaut rien, c'est juste des paroles. Il ne faut pas oublier que c'était mainstream, surtout. C'est ça, en fait, moi qui est le plus choquant. allez... Prenons Timo Glock, qui est dans la même situation, finalement, entre guillemets, enfin, en tout cas, qui est un peu dans la même situation. Euh, Glock, d'accord, bon, voilà, il a reçu des menaces de mort par les Brésiliens euh, sur place, parce que, voilà, <rire> il, fait, il prime à ça, mais ensuite, bon, oui, il s'en est pris un peu, tu vois, dans les forums, les machins, mais c'était la communauté de la F1 de l'époque, c'était 15 personnes en France, quoi, si tu veux. Mais là, Nicolas Latifi, il, il était en tendance Twitter mondiale. C c le, cas, le cas le plus proche, c'est celui d'Emmanuel Epiro, qui avait mis les, les 5 secondes d'un VTL au Canada, oui. Et qui a, été, euh, qui a reçu de chez lui des menaces de mort contre lui et sa famille. Ce qui, ce qui et là, euh, j'imagine que quand tu reçois ça dans ta boîte aux lettres, euh, bah derrière, oui, mais il ne faut pas venir me dire qu'il n'y a pas de séquelles, euh, ne serait-ce qu'il y a un petit traumatisme. Quoi. Bien sûr. C'est ça. Donc moi, je, je pense ça, voilà, que, que. Ça reste du sport. Hein. Mmh. Ça reste ouais. du sport, les amis. Il ne faut, faut pas en faire trop, bien évidemment. Et voilà, c'est aussi le côté négatif de, de, de, ce que, de cette. Métatisation en hausse de la F1. Mathieu, qui lui, nous termine sur la très très bonne note, en disant qu'il aurait pu faire une thérapie par le rire. Il y a François-Xavier de Maison dans l'équipe, donc franchement, il aurait très bien <rire> Je crois encore une fois que ça n'est pas le même, hein, Mathieu. Je, pas... <rire> je crois, je ne suis pas, pas sûr. Je n'ai mais... pas l'information car je n'ai déjà pu l'interviewer encore, mais je crois que ça n'est pas le même. C'est vrai <rire> qu'un nom aussi, aussi euh, bizarre en homonyme, c'est enfin, complètement fou. Déjà, les deux s'appellent De Maison, tu te dis, bon, c'est déjà... déjà rigolo. Oui. Mais il, il, les quatre parents sont tous mis d'accord pour dire, on va les appeler François-Xavier. C'est quand même pas, c'est pas Jean quoi comme nom. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. En cherchant bien sur un terre, on aura bien un troisième, non Quel métier il fait Parce que d'un côté, t'as un humoriste, ancien banquier. L'autre, il est aérodynamicien, ingénieur. Et le troisième, il ferait quoi Ce serait. Mix de tout ça. C'est banquier ingénieur. Ou vrai humoriste Oui. Oh Oh Oh Oh, oh. Ah, voilà. oh, oh, oh le tac à la gorge <rire> en, en voilà, un qui ne regardera pas le prochain non. spectacle de François Xavier de Le plaisant, je j'aime bien. Mais... Euh... Bon, Et le produit du produit du produit du produit du produit du produit du produit du produit du produit du produit du produit du produit du produit du produit du produit du produit C'est aujourd'hui. Je le savais, et c'est pour ça que regardez <rire> les... <rire> les voici Popek, Charlie et Dino, les chevaliers du fiel, ils vont tous rentrer faire un sketch pour Manu pour son anniversaire. un Popek pour mon anniversaire C'est. Ah bah. Mais première... les petits plats dans les grands. Euh, c'est merveilleux. Non, je, il n'y aura pas d'imitation de, de tous ces gens-là. Euh, attends, qu'est-ce que je, je, je peux t'offrir Ce qui est bien, c'est que je peux faire un cadeau à Manu, évidemment. Euh, tout de suite, voilà je t'offre une manette d'Oculus Quest 2. <rire> Alors, une seule. Hein, par contre, faut pas décoller. Ta miniature, hein. donne lui ta miniature. Oui, c'est vrai, les gens... Oui, les gens du chat l'ont pas forcément... Enfin, attends, mais ça y est, voilà. J'ai fait tomber quelque chose. Bon, bah, je peux t'offrir une miniature des Eocastres sans oh, le roi arrière. C'était bien de, ah, bien est de choix. Ah, bah ça reste <rire> des LEGO, hein. Euh, on fait ce qu'on peut. Tata Regardez. Pas encore complètement, euh, complètement stické. On fait, on fait ce qu'on peut, euh, bien évidemment. C'est vrai que, que, que oui. Qu le modèle réduit de, de la McLaren Singapour, pas encore. Je pense qu'on en demandé le modèle normal. Elle a livré Singapour. Hey Manu, c'est bon, t'as eu ton cadeau ce week-end, ils ont fait 4 et 5. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut de mieux Donc, euh... Bravo à double droit du bossé, mais comment as-tu été si bien informé C'est très très fort, bravo. bravo. Euh... Oh putain, Nitram, oh la vie. Vieille... <rire> Je pense que, <rire> que vous aviez des qui va faire de super blagues du style la Tiffy va droit dans le mur comme Coluche dans le camion. Mais ouais. c'est <rire> horrible C'est <rire> <C 'est> affreux <rire> Surtout que si tu veux faire une blague affreuse comme ça, il y, y a des exemples en sport en Tobii qui marchent bien, mais, mais c'est affreux Oh là là là là, je, je, je suis honteux! Je pense que si William si fait une blague sur les drames qui sont arrivés chez eux, tu vois, il, il y a des trucs sur l'air J'ai des trucs affreux, c'est Patrick Head qui était l'homme le, euh, le moins empathique du monde, le premier à faire des vannes dessus. C'est vrai. <rire> <c 'est marrant. rire> euh... Bon, j'ai bon. j'ai bon. Alors, maintenant... Pierre Franck suite. va nous raconter une histoire. Qu'est-ce que c'est Ah oui, je voulais faire une petite parenthèse transfert comme juste. Ah, de encore c'est vrai que que oui, ça comment fait trop Mais Très très rapide hein, quand même. Euh, Puisqu'on en a un peu parlé. Pierre Gasly chez Alpine, Ligue de Vries chez euh, Alpha Romeo, s'est fait donc avec euh, jo. Boignu Joe. Euh, nous reste As, ça reste joué entre Mick Schumacher et Nico Hülkenberg, a priori. Et on sait enfin pourquoi Pardon. As euh, ne veut, hésite sur Schumacher, parce qu'apparemment, en interne, il n'est pas si team player que ça. Et du coup, euh, il aurait fait quelques trucs qu'il n'aurait pas plu à, à Yaoko Matsu, et surtout à Steiner. Donc, euh, mais ils ont quand même laissé du temps pour se remettre, euh, pour, euh, pour réparer ses péchés, on va dire. Donc. Moi, je suis désolé, euh, il a réengagé un mec qui a pété sa, sa fenêtre, <rire> pas sa porte, sa porte-fenêtre. Donc là, Schumacher <rire> a dû faire des choses <rire> vraiment pas sympas avec l'équipe. Giovinazzi, j'y crois pas. Je ne pense pas. Je crois que est Giovinazzi n'y croit pas non plus. <rire> surtout s'il a été testé en Alpine en plus. C'est ça. Ce qui nous laisse euh, bah, que Williams a clairement dit que bah, ça serait un peu les derniers à décider, en gros. on mon avis, d'abord se ah. décider chez, chez As. Donc, en euh, fait, euh, Williams, ils ont le problème qu'ils veulent prendre Sargent, mais que avec le calendrier de la F2 tel qu'il est fait, oui, ils, ils sont très communés moi donc ça sera ou Sargent ou peut-être Douane euh, voilà ou Mick Schumer est aussi comme sur sur liste au cas où euh, il ne signe pas chez As donc, euh, je pense d'ailleurs que si As ne signe pas Mick Schumer, je pense que Mick Schumer pourrait se retrouver favori entre guillemets chez, euh, chez Williams, sauf si Sargent a sa super licence, parce que Sargent américain, Dorilton américain Formule 1 américaine bref, vous m'avez compris euh, place, place aux jeunes, surtout Capito a dit qu'il était prêt à laisser un, un jeune euh, prendre ses débuts enfin, l'année prochaine vu coup Albon est assez expérimenté euh, selon eux donc euh, donc, voilà, ça se... donc je pense que Mick Schumacher et son équipe ira saboter la, la F2 de, de Sargent à Abu Dhabi <rire> histoire d'assurer une, une place si jamais il ne s'y pas chez, chez As mais voilà, ça, on, ça commence enfin à se caler Tu as, as évoqué faire. Douane, Franck moi je suis quand même très déçu qu'aucune équipe n'ait encore pensé à, à l'aligner, bon peut-être que ça viendra un peu plus tard mais Tu, tu le mettrais avec Schumacher, ça ferait une belle équipe quand même. Uh, Mick Duane, oui. Un duo Mick <rire> douane ça, ça serait bien. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est joli. Ah, c'est facile, vrai. mais bon, ça serait bien. Toujours... Non, bah... toujours étaler notre connaissance du sport, du sport c'est important. Euh... Je, voudrais, je, je voudrais pas être le, le patron qui gérait un Mick Schumacher, un Jack douane euh, ensemble quand même. Ah ouais, ouais. Douane aussi, et pas? C'est un, un peu jeune, c'est un peu jeune, quoi. Genre, oui, c'est Roux qui... Ah ouais, Schumacher, maintenant, commence ça. tout doucement. Hein. Oui, je suis mort, ça commence C'est bête, mais on va... Ah, il va arriver à 40, euh, 43 Grands Prix. À la fin de l'année, finalement, ça commence à faire un petit... Euh, un petit, petit pécule, c'est plutôt pas mal. C'est bien. Euh... 30 de plus l'année prochaine avec un peu de chance. Ça 36 de plus l'année suivante. <rire> il va fêter vite... son 30ème Grand Prix en 2024. Il, <rire> dé... ouais, il va vite nous dépasser Nick Heidfeld euh... Et... ouais. Du coup, le Klingberg, ou un nombre de, de gens qui n'ont pas, pas de podium, mmh. je sais pas. Non, pas Ethel, je voulais dire Ethel, je voulais pas dire. Tu te rends compte, dans les dix prochaines années, on n'est pas prêt, hein, mais on va avoir les mêmes euh, célébrations qu'en NASCAR. Quand tu fêtes le 550e départ d'un gars, le 600e, on sera pareil. Et hey, bravo, bravo aux au jeunes. Il a marqué euh... son 10 millième point. <rire> Merde. <non. rire> 10 millième point pour son 700e Grand Prix, c'est très fort. Bravo bon, à lui. Tout ça en 8 ans. Ah C'est une belle carrière. Rappelons qu'il a gani, gagné la course du Nouvel An et la course de l'épiphanie. <rire> Il compte double. C est, c est et rappelons que la course du 1er novembre, elle compte triple si la course se fait sur un circuit euh, en 8. J'aurai des règles. Ça va être merveilleux. Euh, non, bon. le, dernier, le dernier gros dossier, Abu euh, Dhabi 2021, vous croyez que c'était enterré, vous Peut-être pas. <rire> Peut-être pas. Soyons euh, ils ne vont pas. C'est pas impossible. En euh, fait, on a, bon, on a bien, Alors, on va comme resituer pour, pour les gens dans, dans le chat, ceux qui, ont, ceux qui lisent pas Auto, et à ce moment-là, vous pouvez partir de ce chat. Hein, Je peux vous dire. <rires> <rire> <rires> Partez. Euh, non, mais c'est comme la grosse affaire de Singapour, effectivement, des fuites, clairement, venues de la, de la FIA en interne, parce que, Voilà, ce n'est pas possible autrement, euh, puisque c'est la dernière semaine euh, de, de validation des, des comptes, et hum, les auditeurs de la FIA étaient encore en train de dialoguer avec les auditeurs de chez euh, Aston Martin et, chez, et de Red Bull, euh, oui. Aston Martin aurait légèrement dépassé le budget plafonné, mais pour, plus pour des raisons de procédure ou autre chose, bref, ça, pour le coup c'est vraiment mineur, et, du côté de Red Bull euh, c'est beaucoup plus important, paraît-il, Euh, à, à tel point que Helmut Marco, je vais me référer à Helmut Marco parce que Christian Horner lui a dit que tout allait bien, que tant que ce n'était pas sorti, il n'y avait rien. Y avait je vais côté Helmut Marco, qui est le seul à vraiment parler un petit peu et à, et à dire les choses, c'est qu'il y a 5-6 points qui sont à trancher côté FIA et que si rien que 2 ou 3 sont validés côté Red Bull, enfin du serange côté de Red Bull, ils passent sous le plafond. Donc en gros, effectivement, à l'heure du Grand Prix de Singapour, Les comptes tels que vus par la FIA de Red Bull étaient supérieurs au plafond. Donc, ça veut dire sanctions possibles. Euh, moins de 5%, moins de, 5 de dépassement, c'est sanctions mineures. Plus de 5%, c'est malheur. Mais même en section mineure, moins de 5%, vous pouvez prendre des amendes, des points en moins au championnat, euh, constructeur ou pilote. Euh, voilà. Le seul souci, effectivement, c'est qu'on parle des budgets de 2021. Et ces budgets de 2021 ont été déposés au mois de mars auprès de la FIA, et ils devaient être validés au mois de juin, sauf que voilà, c'est la première année où on doit valider les comptes, ça a pris plus de temps que prévu, et du coup ça sera du coup en début octobre, donc demain, Donc demain, on aura le résultat. Euh, et donc, voilà, ben, le, le, vent, le, le vent, effectivement, de, de, ce, de ces problèmes de, de certification, on va parler de certification des comptes, euh, en Formule 1, ben, et, et a fait le tour du paddock, clairement, euh, et quand on sait avec quel état de tension s'est terminé le titre en 2021, avec quelle domination euh, et rythme de développement a commencé Red Bull cette année, euh, qu'ils ont en plus réussi apparemment à faire un châssis, c'est confirmé, ils ont réussi à faire un châssis plus léger, mais qui ne ouais. sera pas utilisé. C'est Verstappen qui a vendu la mèche. Euh, Peut-être pour pas trop en rajouter encore. Je pense que c'est euh, clairement ouais. que je m'envoie de mauvais signaux. Voilà. Euh, en gros, je pense que là, c'est en train de négocier et m'égoter à mort sur l'histoire des filiales de Red Bull. Donc, voilà, oui. parce que Mar Marco, c'est aussi les propos de Marco, je ne l'invente pas, c'est pour Marco, c'est effectivement, il y, y a pour eux euh, des gens qui sont euh, effectivement des filiales euh, de Red Bull, Red Bull Technologies notamment, qui ne travaillent, qui travaillent pas sur la F1. Euh, parce qu'il a dit, Red Bull Technologies travaille, ne travaillent pas que sur des projets F1. Et donc, le problème, effectivement, c'est de savoir quels sont ces ingénieurs. Je pense que ça doit jouer au nom des montants des salaires versés euh, à ces gens-là. On disait, bah non, ces gens-là, ils sont payés euh, tant, mais ils ne travaillent pas pour l'AFR, donc il faut délire du budget plafonné. Donc clairement, ça doit jouer là-dessus. On, de, de on parlait de 5% euh, donc à, à Singapour. Aujourd'hui, il y a eu des rumeurs venant du Daily Mail, hein, parce qu'il n'y a, a qu'eux qui, qui, qui en ont parlé. Quoi, au final, ce serait plutôt, plutôt que 1 million de dépassement. 1 million, du coup, ça reste, entre guillemets, dans la marge très acceptable, même si pour Minoto euh, et Wolf, 4 ou 5 millions de déplacements, c'est 5 dixièmes sur, un, sur, sur une année. Donc, euh, pour même vous dire que 1 million, c'est trop. Euh, voilà, après, c'est... Voilà, donc on risque d'avoir demain un, un rapport de la FIA qui dit que Red Bull a effectivement trop dépensé, ou pas. Et si elle a trop dépensé, à quelle hauteur Et peut-être avec un peu de chance, on saura... Euh, à quel niveau il y a Bibi à quel niveau effectivement ça se joue et si c'est clairement au niveau des filiales euh, bah ça sera clairement ce que tout le monde craignait en gros c'est comment réussir à maquiller euh, dans toutes ces structures euh, des gens qui bossent pour vous mais que vous ne payez pas en, pour de la F1 quoi Donc voilà, c'était vraiment pour schématiser. Après, au niveau des sanctions, ben, euh, moi je suis désolé, on est capable de destituer, euh, on est capable de destituer des vainqueurs de Tour de France parce qu'ils ont été dopés. Je pense pas dans le Samson qui a perdu toutes ses victoires. Je, je pense, je sais pas pourquoi euh, en F1, on pourrait pas aussi réattribuer un titre. Ce serait fou, ce serait jamais vu, évidemment. Euh, mais si il, il y a, une ampleur de, si il y a une ampleur très importante, je pense que oui. ça va remettre le tout aux poudres, clairement. Si c'est un million, non. C'est un million, et en plus, c'est pas, pas Red Bull qui a fait basculer le titre, c'est plus sur la direction de course la FIA qui, qui avait. Ouais, mais après, en tu cas, vois, ça reste. Mais... Le truc, c'est que s'il y a dépassement, peu importe la, la somme, ça sera de toute façon, ça va ternir. De toute façon, ce, ce, titre, est déjà, ce titre est déjà entaché. Voilà, clairement. à partir de toute euh... déjà, bon, la FIA, de toute façon, avouait qu'il y avait une connerie, donc de toute façon, ça entache le titre, mais oui. si en plus, il y a un dépassement, parce qu'en fait, mm. si tu commences à dire. Ouais, mais c'est un million. Non, une limite, c'est une limite. Et s'il si n'y a que Red Bull et c'est Aston Martin, je crois, l'autre équipe qui est un oui. peu euh, en, oui. en danger, si on apprend demain qu'il n'y a que deux équipes qui ont dépassé, même si c'est de 500 000, si... c'est pas normal. C'est pas normal vis-à-vis -vis de toutes les autres équipes qui ont rejoué, elles, totalement, dans les règles, dans les clous. Euh, voilà, donc... Surtout que, surtout que ça se magouille. Dire, un Red Bull technologique qui, ma... qui fait de la manufacture... Ce... Enfin, ouais, qui manufacture, par exemple, des, des ailerons pour... Euh... Red Bull et pour AlphaTauri. On peut très bien dire, eh euh, tu as 10% du temps qui est d'un AlphaTauri, dévolu tu passes un peu plus de temps, euh, le mec est payé pareil, mais il passe un peu plus de temps sur Red Bull. C'est tellement mmh. difficile d'aller contrôler sur le pouillet, le, le, pou le quantième de tout ça. Ouais. C'est pour ça que quand Christian Horner dit que c'est plus facile de contrôler une équipe indépendante comme, comme la sienne, je, je suis désolé, c'est faux. C'est lui, c'est la, la plus compliquée. Parce qu'il ouais. qu qu travaille pour deux équipes différentes. Avec donc, trois un... filles. Enfin, Voilà, c'est ça, Et trois filiales en plus. Donc, c est, c est, c est... Alors évidemment, dans un écrit de constructeur, on peut très bien dire que Mercedes a fait peut-être fait développer euh, deux, trois concepts quelque part dans un centre de développement, je ne sais où, en Allemagne. Et puis dès que c'est un petit peu avancé, hop, on file le bébé, euh, hop, on envoie un petit mail, machin comme ça, et puis le, le mec, il a, il a, ah oh, bah j'ai eu l'idée à 3h du matin, comme ça arrive parfois à Dan Fallows euh, chez Aston Martin, à 3h du matin, il se réveille, hop, la, la pièce, elle est quasiment conçue à 90%. <rire> voilà, mais je, je schématise grosso modo, mais tout ça, c'est invérifiable, invérifiable. Il n'y a que les petites équipes indépendantes, style Williams, style... Et encore, je ne parle même pas de Haas, parce qu'ils ont des liens avec Ferrari. Euh, pour le coup, ouais, c'est Williams, Sauber, donc, euh, voilà, qui, qui pour, elles, pour le coup, n'ont pas vraiment de lien avec d'autres constructeurs. Euh, Romeo ne fait que du sponsoring hein, chez AC Sauber, ils n'ont pas du tout de, de liens euh, technique ou industriel C'est tellement, entre guillemets, facile, entre guillemets, d'arriver avec des idées, avec des choses un peu avancées par, par d'autres personnes. Voilà, maintenant, il euh, y a quand même le mérite de ce budget plafonné, c'est que ça nivelle euh, pas mal le niveau, en tout cas beaucoup plus que si c'était euh, ouais. free. Donc ça, ça c'est sûr, c'était dépenses à l'ancienne, on ne on pouvait, pouvait pas en arriver à une affaire comme ça. Mais, euh, mais voilà, effectivement, moi, je, je suis d'accord avec toi, s'il y a le moins de dépassement d'un million... S'il y a un million, on pénalise sur l'année prochaine, parce qu'on répète, à le budget des dépenses en 2021, c'est pour préparer 2022, et ça a aussi des répercussions sur le programme 2023. C'est toujours à chaque fois, c'est sur deux ans, ça a été bien expliqué pendant le week-end. Donc il faut pénaliser sur du temps de développement, il faut pénaliser sur une amende, il faut, voilà, je ne sais pas. Si une équipe dépense 3 millions, moi je dis, il faudrait au moins une règle claire, si une équipe dépense telle somme, elle distribue 9 fois cette somme en pénalité ouais. aux autres équipes. Voilà, c'est tout. Donc, tu, tu dépasses de 3 millions, et tu as 27 millions de pénalités à sortir et tu donnes ces 3 millions-là en plus à tout le monde. Deux fois 3 millions. C'est simple exemple. Bah, mais alors, euh, revenir 2021, ça, ça, va non, dépendre non, du, ça va dépendre du montant. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai un peu peur qu'en fait, ça, la FIA soit encore prise à son propre piège avec son règlement parce que le règlement n'est pas clair. C'est-à-dire qu'il y a des dépassements mineurs, des dépassements majeurs, mais au final, c'est quasiment les mêmes sanctions possibles. Il n'y en a qu'une ou deux qui diffèrent. Et puis, en fait, il n'y a pas de barème. Donc, Derrière, Red Bull va pouvoir dire non mais Attendez, nous on a dépassé, mais c'était telle filiale, machin, c'était ci, c'était ça. Regardez, telle conception, on l'a pas faite euh, en soufflerie et tout. Et au final, euh, s'en sortir comme ça. Alors que pourtant, justement, c'est pile le moment où on aurait besoin de sanctions exemplaires contre les équipes qui dépassent. Et je dirais ça si c'était de la même manière Mercedes, de la même manière euh, As ou Alpine. C'est-à-dire que euh, on arrive sur un plafond, euh, bu, budget plafonné et il faut. Euh, il faut que les équipes se mettent en route avec ces 145 millions. Et si on n'envoie pas un signal fort aux équipes en disant, voilà, ça c'est interdit, vous ne pouvez pas dépasser, et bien derrière, il y aura une porte ouverte à beaucoup de choses qui risquent d'être un peu délicates dans les années à venir. Et c'est vrai que ne peut pas les sur 1, 2, 3 millions, ça paraît pas grand-chose. On va dire, oh oui, mais bon, ça reste qu'un million. Non, c'est énorme, un million. Euh, surtout si le budget développement est de 4 millions, ça veut dire que c'est 25% de développement en plus. C'est quand même colossal. Et si c'est 3-4 millions, c'est 100% de développement en plus. Donc euh, Donc vrai, avoir... Après, moi je pense vraiment qu'on peut avoir plutôt une, euh... avoir plutôt une euh... disqualification de Red Bull au classement constructeur, l'an dernier pour ne pas, pas avoir les mêmes primes, et cette année pour perdre le titre. Mais je ne vois pas euh... destituer vers le titre aura toujours ce, ce, cette chape de plomb. Euh, et ouais, puis, ben, là... tu, tu rentres dans un cercle dans vicieux, parce que j'ai pensé à, tu vois, à disqualification, retrait de points, tout ce genre de choses qui modifient le classement mais Red Bull aurait le droit, alors ils sont en faute, hein. tu peux essayer, de... ah, mais... imaginons on disqualifie Red Bull de cette saison, ils sont donc dixièmes, ils ont le droit de demander leur temps de soufflerie, leur... Ah mais ça non, justement, on les pénalise, mais on les pénalise entièrement ouais, ouais. et on ne leur donne pas. Et après, il faut voir aussi que ça peut être une, une sanction euh, fixe et un sursis. Par contre, c'est-à-dire, vous êtes repris, on vous enlève ton, tel titre, tel titre. Parce que euh, finalement, il y a déjà eu des triches dans l'histoire de la F1, je pense à... À Brabham en 83, qui triche, mais qui gagne son titre parce que Renault ne veut pas, euh, ne veut pas gagner le titre comme ça en, en, en portant une réclamation, alors que tout le monde savait que la Brabham n'était pas euh, réglementaire. Si Renault avait, avait porté le, le, le truc devant les tribunaux, Brabham aurait perdu, mais Renault ne voulait pas gagner son premier titre en F1 de manière euh, sur tapis vert. Mais euh, derrière, il y a quand même après des choses qui se qui sont imposées et qui ont fait que bah, Brabham a dû faire des changements et tout ça. Et je pense que s'ils leur disent. On vous enlève telle pénalité, peut-être une pénalité aussi dans le budget de développement pour la saison, et, euh, et euh, effectivement, on vous enlève des primes et tout. Peut-être que s'ils disent, par contre, si vous êtes repris, il y aura une vraie sanction sportive, ça suffira à les calmer. Et par contre, il faudra effectivement que la, la sanction sportive, en cas de récidive, soit euh, adaptée au, à ce qui a été fait. Il y, y a un problème dans, dans ce que tu dis, euh, Manu, c'est qu'il ne peut pas y avoir de, de, de, de récif. Pour moi, ça va être de la sanction immédiate. Imaginez, là, euh, cette année, le titre, effectivement, va se jouer au, à couteau tiré jusqu'au jusqu dernier Grand Prix. Mais imaginez que Ferrari Red Bull était encore à couteau tiré jusqu'au voilà, championnat. Ça va se jouer, en gros, on sait que ça va se jouer au dernier Grand Prix. Que Red Bull mette finalement 3-4 millions de plus sur la, sur la fin de championnat, ils disent Tant pis, on va dépasser le budget. On va se prendre on va se prendre un coup de, on va se prendre un coup sur la gueule euh, l'année prochaine mais on a gagné le titre et on sait que la fia reviendra pas dessus mmh. non c'est pas possible c'est en gros on dit bah tant pis foutu pour foutu je dépasse mon budget je me prends ce titre pilote je me prends ce titre constructeur De toute façon la fia ils n'auront jamais me reprendre un titre non ça, ça, et Et heureusement, et ça, c'est ce gros problème, effectivement, de, de devoir déposer des comptes. Et, et je reviendrai aussi sur une autre chose c'est que dès le début de cette année, quand on a commencé le Grand Prix, quand on a commencé à parler des budgets plafonnés, on a été les premiers, euh, quand je dis les premiers, pas les premiers dans le monde, les premiers sur ce chat, Manu et moi, à dire que le problème des filiales de Red Bull allait se poser à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui ressort, du coup, à Singapour Ah ben, les points de clarification nécessaires, c'est qui, qui travaille pour qui chez, chez, chez Red Bull Mais bordel La FIA, vous faites quoi C'était le premier truc que tout le monde voyait venir contrôler Comment c'est pas contrôlé en amont et au fil de l'eau pour qu'au moment où vous, vous rendez les comptes, ce ne soit pas clair, net et précis. Non, non, eh ben, le point de divergence, c'est au moins de rendre les comptes, c'est là. Pourquoi ça n'a pas été contrôlé directement Je veux dire, là, là ça, pour moi, ça fait Je ne veux pas dire un amateurisme, c'est quand même le cabinet de loi de derrière, qui sont quand même des, ouais. des éminents, euh, des éminents comptables et experts comptables et tout ce que vous voulez derrière. Et non, nous-mêmes, ici, dans ce chat, on dit attention. Red Bull a deux équipes, ils ont des filiales, il y a moyen de faire des choses. Bingo, qu'est-ce qui arrive oui. C'est ça. Je trouve Red ça Bull. incroyable, incroyable. Red Bull en F1 aujourd'hui, c'est Red Bull Racing, AlphaTauri, Red Bull Technology, Red Bull Advanced Technology et Red Bull Powertrains. Donc effectivement, euh, si les, les comptes ne sont pas ultra clairs, bah, de toute façon, c'est évident qu'il y a des... Euh, je veux dire, en, en plus, sachant que là, je parle de cinq entités, il y en a quatre qui sont sur le même campus. Donc ce n'est pas comme s'il y avait vraiment... Et encore AlphaTauri, ils ont aussi des ingénieurs... Euh, pas à Milton Keynes, mais à côté. Quand donc... il doit bien marcher. Hein. Ouais c'est ça. On n'a pas éventuellement évoqué plateaux. Les plateaux, euh, les plateaux <rire> bas sont quand même des erreurs avant. Donc, euh, à un moment <rire> donné, voilà. Euh, ce qui est fou, c'est qu'on l'a tellement évoqué de 3, 4, 5 fois, je pense, en digressant ou en parlant des budgets plafonnés. Et on se retrouve avec cette merde, je disais ce mot, avec cette merde-là, qui risque de nous plomber encore Euh, par une polémique euh, ouais. complètement folle parce que, bah parce que ça n'aura pas été contrôlé correctement en amont. Quoi. Et, on, a pas euh... en fait, on est toujours à la 17ème course de la saison et c'était la première fois qu'Alfatori avait une évolution visible aussi. C'est oui. pas oui. alors évidemment, c'est pas pour faire du complotisme de bas étage, mais c'est pour dire comment Red Bull peut développer à ce point-là une voiture et que l'équipe sœur qui était censée, je le rappelle sur les, les termes exacts de Helmut Marco, être une équipe sœur. Donc c'est-à-dire une équipe qui ne va pas une équipe B mais une équipe Sœur être à ce point-là négligée. Enfin c'est vrai qu'il y, y a des trucs qui ne collent pas quand tu reprends toutes les, euh, quand tu reprends toutes les, euh, les, les déclarations faites par les uns les autres. Quoi. Je suis infiniment navré de vous avoir dit depuis deux ans ah mais. Alpha Alphatori veut construire autour de Pierre Gasly, ils veulent, ils veulent en ah bah faire. Bah moi j'y croyais Tu parles, c'était oui. du bullshit total et finalement voilà. Et ils auraient pu en plus, parce que 145 millions c'est quoi C'est trois fois moins que ce que dépensait Red Bull avant Mais au oui, pognon ils y gagnent, hein. ils y gagnent, ça, ils sont largement ils sont ils vraiment vraiment, rentables. Il y a deux équipes qui jouent aux avant-postes, mais bon ils ont préféré cette technique. Vous pouvez largement doucer Qui, sait, soit... ouais, qui, qui ça. en soi n'est pas. Enfin, tu vois, si demain ils s'en sortent avec une tape sur la main, ou un truc vraiment négligeable, bah c'est une technique payante, tu vois. Désolé, ça, ça aura fonctionné finalement, tu vois, d'avoir de, ouais. de, de, de tout mis sur euh, Red Bull. Donc, euh, moi, ouais, c'est vraiment, voilà, ce, ce titre 2021 n'avait pas besoin de ça. Mais là, en fait, c'est tout con, mais pour moi, à partir... Imaginons même si c'est 1 million, et bah, il faut, il faut ça ça dégage. En fait, c'est terrible, mais pour moi, ça dégage. Ça. Tu les vires des deux championnats, parce que ce million a pu permettre, tu vois, du, du développement en plus, du machin, et, et ça n'est pas juste. Vis-à-vis d'une équipe qui, euh, qui l'aurait euh, fait réglo, euh, en tout cas d'après les comptes de la FIA. Mais si la FIA avait mis en place dès le départ un catalogue de sanctions précis, ou même en disant, voilà, pour les premières années, on va être. Ils ont fait une année à blanc avant, enfin, ils ont fait des, des, des évolutions de, des, de, de, de budget à blanc. Si la FIA avait dit, on a euh, la première année, on va être très, très sévère sur les sanctions. Ben les équipes auraient fait beaucoup plus attention. Parce que là, en fait, je pense qu'ils la... ont vu le règlement, et les... dans le règlement, tu vois très bien que la FIA s'est dit « Bon, on va mettre un catalogue de sanctions, mais de toute façon, vu les sanctions qu'on peut laisser proposer, enfin, qu'on peut proposer, ils ne vont pas s'y risquer. » Sauf que les équipes ont dit « Bon, ça va, la FIA n'a pas l'air spécifiquement à fond pour mettre des pénalités énormes, et du coup, ils se sont risqués. » Et on se retrouve dans une situation où la FIA n'est pas prévue d'avoir cette situation. Le problème, c'est que je ne sais pas comment ils vont faire pour les filiales. Quoi. Enfin, là, pour... Comment ils ont ouais. fait pour justifier qui... Est-ce que ça veut dire que chaque employé doit avoir un rapport d'activité de toute son activité sur l'année le... sur En ouais. gros, les... je ne sais pas combien d'employés ils sont. Ils avaient été 1200 chez Red Bull pour la F1 avant ça, plus ceux qui étaient déjà là. Donc, euh, je sais qu'ils ont, ont viré 40 personnes. Ont... Non, 90 personnes, ils ont viré. Red Bull a dit qu'ils ont viré 90 personnes, Mercedes ont viré 40 personnes pour être au budget de Cap. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à bien diluer leur personnel un peu à gauche et à droite. Ça veut dire qu'il y a peut-être ouais, 600-700 personnes sur le, sur le campus qui ne font pas de f 1 normalement. Euh, ouais. voilà. Donc, ça veut dire que ces 600-700 personnes, elles sont obligées de justifier de ce qu'elles font Comment contrôler ça C'est que Les justifications de ces personnes sur leur rang ne seront pas recevables auprès de Deloitte, qui, lui, est un comptable et n'a aucune connaissance de ce que oui. fait un ingénieur de f 1 dans une usine. Donc, d'ailleurs, il faut l'audit de la FIA pour que, justement, la FIA sache si la, la justification et l'alibi euh, de... Euh, de Red Bull, est bon pour tel et tel employé. Donc pour moi, c'est un truc qui est vraiment colossal et qui, malheureusement, risque d'être compliqué à prouver. Par contre, ce qui est formidable, c'est que si la FIA annonce que le dépassement est, est, est réel et autour d'un million, on sait très bien que Red Bull dira « bah vous voyez, c'est l'accident de Silverstone. Ah c'est ce que ça nous a coûté. » Bah ouais mais euh, Mercedes, ah, bah nous euh, nous Mercedes on a eu l'accident à Monza, on a eu l'accident à Imola aussi. Bon ça c'est pas face à Red Bull mais ils en ont eu aussi. Et nous AS euh, euh... un... ah, pour dire nous on avait Mazepin donc euh, au bout moment euh... On avait et on était 80 millions en dessous du budget de cap. Donc à un moment donné, faites ouais. des efforts, merde. Donc, Matt Zepin, il apportait plus d'argent qu'il n'en coûtait quand même, heureusement. Parce que. Oui, <rire> parce ce que sinon, ça s'est ouais, pas si équilibré en fin de saison, cette affaire que... Mais euh, Non, non, en plus ils l'ont pas payé, donc euh, du coup, ils ont gardé la chasse. <rire> <Ouais. rire> non, non, non, moi c'est clair, Si y a un dépassement d'un million, re... Re... rejouer le titre, non, fin. C'est passé, quoi. De and the Steel, comme on dit, c'est passé. Si c'est 4-5 millions, euh, ouais, là, clairement, moi, je dis, il euh, faut faire quelque chose, quoi. Parce que. Ouais. Euh... Tu vois, moi, c'est du principe, vraiment, voilà, s'il y a faute. Bah oui, mais je suis d'accord avec toi, parce que le, le principe, c'est l'exemple ces que je te disais, si la fait Harry Red Bull, était au coude à coude, et ça jouait à quelques points, l'un avec l'autre, quand tu sais que 4-5 millions, c'est 5 dixièmes autour. Euh, voilà qui te dit moi, une équipe dit ben, foutu pour foutu je, je me dépense 3 4 millions de plus je, je, je bats l'autre et puis de euh, toute façon la FIA ne reviendra pas sur les titres au pire je, je m'offlerai euh, sur le budget de l'année suivante quoi. et, et j'aurai moins de temps de soufflerie mais au moins j'aurais eu un titre pilote un titre constructeur mm. et non ben, pas, pas jouer comme ça ça. Moins, ça veut dire que c'est du jeu mon, mon foutisme ou au moins qui est voilà, qu qu une vraie après on le découvrira mais s'il y a eu des passements mais qui est au moins une vraie sanction un truc vraiment pénalisant parce que euh, sinon tu mets juste des parce que sinon tu te dis enfin imaginons la FIA reste extraordinairement clémente en toutes 5 millions, c'est 140 millions l'an prochain, le budget de cap, c'est millions 145, cest 135 l'an prochain. Donc tu dis, en gros, ouais. Donc en fait, tout le monde partirait avec un budget de cap de 140 dans sa tête. Puisque les oui, 5 bah... millions de dépassement tu peux les dépenser sans, tu vois. Donc ça, c'est valable que, si tu t'as que deux équipes qui sont l'une contre l'autre. Imagine, là, tu as Red Bull et Ferrari qui sont, qui sont coude à coude. Et l'année prochaine, c'est Red Bull et Mercedes. Mais que Ferrari s'est fait léser par Red Bull de Son titre parce que Red Bull a trop dépensé. Ferrari n'est plus en liste pour le championnat ensuite parce qu'ils sont viandés c'est terminé. et bien, à lau d'avoir le titre qu'ils auraient pu avoir, que Red Bull soit pénalisé sur l'année suivante, ils n'en ont rien à foutre. Eux, ils auront perdu deux titres et ils ne sont pas prêts de les retrouver parce qu'ils n'ont pas une voiture capable pour. Donc, c'est pas. Je suis désolé. Loki de King, qui lui dit ce serait moche qu'Hamilton devienne le plus titré comme ça. Ouais, mais c'est déjà moche. Ouais, c'est déjà moche que la FIA lui a accordé comme ça. Voilà, c'est déjà moche qu'il n'ait pas eu son huitième titre parce que la FIA fait de la merde. T'as bon. euh, plein de raisons qui disent, encore une fois, on vous l'a dit maintes et maintes fois dans cette émission, Max Verstappen mérite totalement le titre en, en 2021 parce qu'il sort une saison exceptionnelle. Maintenant, as le, le bordel de être... Réglementairement le parlant, ouais, c'est voilà. par, par, par, par, par, Hamilton qui a lui le titrer. La FIA l'a dit très clairement, ce qui s'est passé à Abu Dhabi n'est pas normal, donc Verstappen n'aurait jamais dû gagner le titre. Sur ce grand prix-là, évidemment, si vous commencez à sortir la uh, Cyberstone, la Hongrie, ça, évidemment, il aurait pu l'avoir plus tôt, mais dans le, le, le contexte sportif, tout ce qui s'est passé jusqu'à Abu Dhabi était euh, bon, sportivement, était correct. Euh, en tout cas, était dans les règles. Maintenant, tu fais déjà Abu Dhabi, qui n'est pas dans les règles, donc déjà, tu te dis, bon, il mérite son titre, mais il le mérite pas On Donc, donc il juste le marchandage de Jeddah, quand même. Le, marchand... le, le marchandage de Jeddah qui, de... de... ouais. <rire> qui, qui était formidable. <rire> Et si tu rajoutes en plus... Si, si tu rajoutes en plus... Red Bull a triché, entre guillemets. Si Red Bull a dépassé, c'est une triche. Ça devient, ça devient quand même... Euh, ça, ça devient compliqué, cette affaire. C'est difficile de justifier. Alors oui, sur tapis vert, d'accord, mais... Euh, pas... Mercedes n'a rien demandé. Il ne serait, il serait pas volé le 8e titre. Je veux dire, prenons pour, pour un exemple très concret, euh, le, le Tour de France. Quand, quand... En gros, Alberto Contador gagne le Tour de France 2010 sur la route... Euh, mais l'année d'après, il le perd parce qu'il a, a été dopé. Il a été reconnu coupable de dopage. Andy Schlegger a gagné le titre euh, 2010, donc euh, Tour de France 2010. Ah, lui, il le considère. Bah oui, je l'ai gagné. Ouais. Je veux dire, moche ou bas moche ou machin, à un moment donné, s'il y a une triche, si elle est avérée, tu dois en subir les conséquences. Si les conséquences sont de retirer un titre, alors après, tu peux dire, effectivement, Verstappen n'y est pour rien. Donc Pourquoi retirer son titre à lui alors que, voilà, bon... Tu, tu peux aller voir peut-être comme ça, mais. Sur, sur le problème de retirer un titre. Alors sur, si l'année. Si. Si. Si je dis bien. Si. Si la FIA décide de retirer le titre à Verstappen et de le basculer à Hamilton à cause d'un dépassement budgétaire. Euh, vous aurez se quoi Je ne pas la de là, là. Mais... Moi, je n'y crois pas. Mais, mais J'ai même mal à y croire aussi, mais imaginons. Voilà. Admettons. Voilà. Il voilà, y a pas mal de gens. Il y a pas mal de gens qui trouveraient que c'est de la justice. Maintenant, imaginons le, le cas. Euh, Red Bull dépasse cette année, sauf que Verstappen est largement devant, Leclerc est largement derrière, Ferrari est largement fait battre, mais Red Bull est quand même pris dans pris, je ne sais pas, 7 millions en trop. Euh, et on, dé, on déclasse Red Bull. Là, pour le coup, tout le monde trouverait ça quand même plutôt injuste parce que Verstappen a plutôt dominé, et Red Bull a plutôt dominé, et il méritait plus. C'était tellement serré, en fait, entre 2021, en 2021, entre Hamilton et, et Verstappen, entre Mercedes et Red Bull, que, euh, limite, pas mal de gens trouveraient, entre guillemets, une certaine Alors certes, il y avait des Pro Hamilton, des Pro Verstappen, je n'en reviens pas là-dessus, mais il y aurait plus de gens qui, qui trouveraient ça logique qu'on revienne enfin sur ce résultat. Or, une, sur une saison qui n'est pas disputée, enfin, il aurait dû l'être, mais qui ne l'est pas finalement sur, en 2022, euh, si euh, Red, Red Bull est pris en train d'être triché sur le budget cap, on trouverait ça pas très logique d'attribuer de, de, le titre à Ferrari et à Leclerc, ouais. parce que Red Bull a, a trop dépensé de 3 ou 4 millions. Mais tu, là, pour, tu, peux pour, tu peux sortir l'argument de dire... Une un dépassement 2021, un dépassement de autre, tu, tu les ajoutes, ça leur oui. permet d'avoir un avantage. Après, est-ce que, vu, vu que la, la saison dernière, c'était aussi la, la saison du, du développement de nouvelles voitures, est-ce qu'ils peuvent simplement enlever des points à Red Bull et Verstappen cette année Et en disant, bah, en gros, on relance le championnat cette année. Comme ça, nous, on ne prend pas la décision de mettre un titre sur tapis vert. Par contre, on enlève 50 ou 70 points ou 75 points à Verstappen. Et ce sont si les commissaires bon. du, du Grand Prix de Singapour qui décident le nombre de points. Combien décidez-vous 102, eh bien 102 points de pénalité, <rire> c'est fou ça quand même. <rire> ça tombe bien. Oui, non, c'est pas con, mais ça, ça fait pas. Enfin, Mercedes, Mercedes il dirait... on revient sur l'exemple de l'heure Mercedes dit mais j'en ai un foot, moi je suis pas pour... en liste pour le championnat cette année, moi je veux qu'on me rende mon championnat l'année dernière. Mercedes ouais. porterait plainte. Sûrement ça. Et, et derrière, on arrive sur les, pro... sur les problèmes de diffamation, d'image, le machin, de choses qui pourraient du coup se jouer au tribunal, en dehors de la FIA, en dehors de la Formule 1, parce qu'on aurait effectivement Red Bull à tricher, Mercedes a triché Et à tricher, ou je, je ne sais quoi. Euh, et là, et là ce, qui reste, ce qui restait à arriver dans, dans le microcosme de la Formule 1, partirait sur une guerre d'image marketing euh, mm. en dehors de la Formule 1, on parle quand de la marque Red Bull face à la marque Mercedes. Ouais. Parce euh, Parce et là, Nittram, là, ça sort. Nitram ouais. met le message rigolo dans le chat en disant acheter du merchandising vers Stappen Champion avant qu'il soit obsolète. Ouais, mais N'empêche, on va jusque là, mais tu peux, dire, tu peux tout à fait dire à Mercedes, ah ouais, donc en plus, ils nous ont volé de l'argent puisque bien ils sûr. ont fait du merchandising vers Stephen champion du monde et Hamilton n'a pas pu. Enfin, ah mais les applications cherché. sont énormes en fait. Tu peux aller chercher dans, mmh. dans des ramifications, dans... partout. Euh, mmh. peux... enfin, c'est absolument terrible. Par contre, je, mmh. je note la très bonne nouvelle parce qu'on l'a pas encore signalée. Mais une femme qui nous a dit qu'on l'a bien attribué des titres de billard sur tapis vert, euh, elle est absolument excel exceptionnelle. Excellent, en fait, c'est Je la valide. <rire> Euh, j'aurais posé la question de, de rallye 50 comment ils peuvent diminuer le budget de cap l'année prochaine en rajoutant des courses alors c'est des choses qui étaient déjà prévues euh, au tout départ, effectivement que le budget de cap devait baisser de 5 millions chaque année jusqu'à arriver jusqu'à 135 donc en 2023 euh, et après il y a effectivement plus 1,2 million de plus par course au delà de la 21 e euh, donc ça veut dire qu'ils auront 135 fois plus alors pourquoi ils peuvent le diminuer parce que Bah, les voitures sont conçues maintenant, euh, les châssis ne vont pas beaucoup bouger, donc il y a beaucoup moins de frais de, de conception et de développement l'année prochaine, ça va être beaucoup de... Bah, on beaucoup moins de frais de conception, de conception et beaucoup plus de développement. Donc euh, les, les boîtes de vitesse ont été refaites pour, pour ces formules là euh, ouais, y, ouais, vraiment, ouais. Bah, Les fins de l'année prochaine, ça va être des, des grosses évolutions de celles de cette année. Voilà. Et de toute façon, les accords concordent, c'est jusqu'à 25 courses, donc euh, du coup on est encore oui. dans le... dans, le, là, dans ce, que, ce que prévoient les accords. Donc il n'y a pas de Côté. Ouais, c'est hyper compliqué. Je, si, s'il si y a un dépassement de pff, quelques centaines de millions d'euros, je pense que bon, tout le monde s'en, s'en, s'en un petit peu les, voilà, les noix. Peut-être, peut-être pas Mercedes et Ferrari qui continueront à faire un petit foin hein, pendant un petit bout de temps histoire d'avoir une pénalité pour être boulot ou quelque chose. Si c'est quelques millions, ouais, effectivement, c'est une grosse, grosse, euh, grosse, grosse, grosse de, Alors, ça se joue au tribunal de l'EFIR. Ce n'est pas le ouais. rapport de mercredi qui vous dira ce qui va se passer. Ça, non. Ça, ouais. va... On ne le saura pas avant sûrement la fin de saison. Oui, oui ça va prendre du temps. Ça va, ça va ça être là, av avocat contre avocat. Ça va être on va seulement débuter des audits après. Donc euh, C'est bon. ça. C'est extrêmement compliqué. quoi. Donc À moins de marquer chaque... Euh... On de marquer chaque pièce, chaque développement du nom d'un employé, du temps qu'il a passé dessus, d'avoir une comptabilité entre guillemets homme-machine, euh, plus productivité, ou alors euh, la FIA fait un, un regroupe, le nombre de personnes, le nombre de pièces produites, le nombre de, de, de dessins, le nombre de CAO, Bref, elle fait une moyenne, et en gros on estime qu'un homme, euh, ingénieur aéro, est capable de faire euh, 15 dessins, euh, euh, 3 pièces, euh, 2 itérations sur une année quoi. Peut-être qu'il y aura des choses comme ça. Et on se dira, ah bah attends, bah pourquoi Red Bull, ils arrivent, à faire, euh... ils arrivent à faire deux fois plus avec euh, 30% de gens en moins. Ça. Là, on va dire effectivement, il y a peut-être un souci. Je pense que ça va se jouer un peu ce genre de choses, à mon avis, faire enfin, une moyenne un peu de la productivité, efficience de chaque équipe. Et s'il y a trop de variations par rapport à ça. C'est là qu'effectivement il y a des questions qui vont se poser parce que c'est impossible de marquer à la culotte chaque employé de chaque, de chaque équipe et de chaque filiale surtout. a demandé oui. McLaren a eu quoi comme un moment en 2007 Ah oui, non, mais McLaren 2007 c'est pas le bon exemple puisqu'ils ont 000. été exclus exclu du championnat du monde constructeur et ils se sont pris 100 millions quand même. Donc là, ça ne sera normalement pas ça euh, sur ce coup-là. Mais. Voilà, c'est comme dit Kachintez, maître de l'huile va avoir du boulot, on va largement le donner à Red Bull, il n'y a pas de soucis, nous, il nous a été très ouais. utile dans le processus. C'est comme disait, ouais, ce que disait Frédéric Vasseur, lui, il a vu ces deux voitures disqualifiées pour 0,9 mm un, sur un Grand Prix euh, il y a deux ans, je crois. Ouais. Euh, voilà, Lui, lui pour, pour ça, pour cette mini-infraction-là, il, il, il perd, je ne sais combien de ça. points, euh, voilà, c'est ça, donc pourquoi Est-ce qu'une infraction mineure euh, au championnat fi financier au règlement financier Et le règlement financier est tout autant important que le règlement, tout aussi important que le règlement sportif et équipe, voire enfin, même peut-être même plus important aussi de maintenant de nos jours, euh, pour l'équité, effectivement, de, de, entre, les, entre les équipes, pourquoi effectivement on minimiserait euh, tout. Et c'est pour ça que là, je te rejoins aussi euh, à Michael, c'est qu'effectivement, il faut. Euh il faut que tout dépassement est une sanction, Après, enfin, la proportion du dépassement et je pense que c'est aussi pour ça que le règlement financier en termes de sanctions n'est pas écrit de manière très claire ça laisse quand même la porte sur ouais, pas mal d'interprétations et effectivement à des juges explications. et je pense que c'est aussi bien de le faire parce que voilà, faut voir quelle est la nature du dépassement mais vu que là ça concerne vraiment les filiales et du coup qui, quels sont les employés, je trouve que c'est le plus grave en fait c'est ouais. vraiment, vraiment le truc qu'on attendait C'est euh, la magouille en fait. On, qu on attendait qu'on n'attendait pas en, en fait. C'est ça, c'est le truc sur lequel on attendait à ce qu'il y ait de la magouille, mais aussi à laquelle on s'attendait que ça soit le plus verrouillé possible à la FIA Et finalement, on se rend compte que non. Et comme euh, le dit Slim, ouais. Slim Too Slow, on disqualifie Vettel pour euh, un demi-décence. Enfin, c'est des choses. Voilà. Oui. La FIA c'est être extrêmement euh, strict et, et inflexible sur des éléments techniques. Moi, je m'attends à ce qu'elle soit tout autant. Euh... Mais la FIA a fait comme elle a toujours fait. Au départ, les règlements techniques étaient là, et ensuite, on disait, selon ce qui est, euh, quelle infraction est faite, on voit ce qu'on met comme pénalité. Et euh, ils ont, au fil du temps, décidé de faire que les règlements techniques soit euh, euh, incontournables, et que ce soit une, une infraction, une disqualification. Et là, on a l'impression qu'ils ont fait exactement pareil, sans avoir appris du passé, en disant, « Oui, bah, de toute façon, on fait un règlement, un catalogue de sanctions, puis on verra ce qui se passe. » Et on verra ce qui se passe au moment où ça se passe. Mais en fait, ils sont cons parce que euh, là, je pense que littéralement, dans les bureaux de la FIA aujourd'hui, ils ne savent pas du tout comment réagir. Ils savent qu'ils sont pris dans cette espèce d'entre-deux où en fait, ils ne pourront pas faire un truc qui, se, qui semblera à la fois juste, à la fois assez violent, à la fois euh, qui, qui bloquera le, le, le problème pour les années suivantes. Et en fait, je pense qu'ils se rendent compte maintenant de leur connerie. en tout cas encore une belle histoire qui va nous nous occuper jusqu'au Grand Prix du Japon qui est ce week-end déjà, donc autant vous dire. Est-ce que vous êtes libre demain soir, les amis, selon la, la, la, la teneur de l'information Bien évidemment, mais je, je n'y crois, crois pas. Bah, voilà. Si, enfin, si, si, si, pas si il y a grosse... si, si, si gros coup de tonnerre, les amis, je, je pense qu'on essaiera comme... Ah, si c'est ce 15 millions, rassurez-vous, Enfin, un live de 4 heures, il n'y a pas de... <rire> <Donc> là, <faut rire> on fait pas... un, un Grand Prix spécial, je... Non, je, je veux quand même déjà bon, là, profiter de, de l'audience qui est ce soir qui nous écoute, euh, ça. en disant qu'effectivement, on risque de convoquer... un Réunion spéciale, si, si, si ça monte très très haut cette affaire. Bon. Que bon. Si bon. Ça on continue, fera un grand prix en championnat. Le, le récit café, <rire> café de jeudi durera 10-12 heures peut-être. <rire> que... euh, non, parce qu'il faut que Manu dorme quand même un petit peu. Ouais, c'est vrai, il y a des essais libres le matin. Alors, bah, justement, <rire> ça, fait, ça fait nuit blanche. Très bah, je dors avant et puis comme ça, on fait le récit voilà. café jusqu'aux essais libres. Exactement, on sera, on sera très bien. Courageux, euh, toi! <rire> Bon, en tout cas, merci, messieurs, de table, parce que je pense qu'on a été bien complet euh, sur mm. ces histoires, et puis peut-être que on s'en retrouvera demain pour être encore plus complet, là, vous trouverez ça. Euh, merveilleux, le Grand Prix du Japon, c'est ce week-end. Max Verstappen peut encore une fois être champion du monde à sa deuxième balle de match. En tout cas, pour l'instant, jusqu'au rapport de demain, il peut être champion du monde ce week-end. Bon. Je ne sais pas. Pour la première fois, la deuxième fois, demain. <rire> Chose au cas. Non, je, perdu, ouais, je ne sais plus. Ouais. C'est vrai qu'au moins, s'il si est champion dimanche, il sera champion du monde au moins une fois dans sa carrière. Quoi qu'il <rire> arrive. Mais sinon, ouais, c'est compliqué. Euh, bien évidemment. Merci euh, d'avoir été là, manu. Merci, Franck. Fut, euh, très sympathique. Merci beaucoup Merci à chat. tous. Merci, à Merci, à... Merci au chat. Merci à tout le monde. À jeudi sûr. Peut-être à demain. On ne sait pas. On verra bien. En tout cas, on est pendu à l'équipe. Ciao ciao. Ciao, ciao. ciao. Bonne soirée.